I'm ready. c Classique en ce vendredi 23 mars 2012. Je m'appelle Alain Lefebvre et je serai là pour vous accompagner en musique pour les six prochaines heures. Comme je l'ai mentionné la semaine dernière, je vous ai préparé une émission très spéciale aujourd'hui, puisqu'en effet, elle porte entièrement sur l'année 1982, une année. Une année. Passablement intéressante dans le monde du rock. Au menu, on va entendre des artistes, des groupes qui ont sorti des albums fantastiques cette année-là, comme Scorpions, Van Halen, Motorhead, Jethro Tall, Peter Gabriel, Neil Young, Alan Parsons Project, Paul McCartney, Robert Plant, Rainbow, Rush, Frank Zappa, Judas Priest, Aerosmith, Les Plasmatics, Kiss et Accept. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe anglais malheureusement très obscur pour beaucoup de gens, Raven, et je vais vous faire tourner une face entière d'un album vinyle classique paru il y a exactement 40 ans cette semaine, The Number of the Beast de Iron Maiden.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 Smart and designed, black convertible top, and the gals don't mind. Sporting with me, riding all around town for joy. Blow your horn, Raymond, blow! my rocket and don't be late baby We we're pulling out about half past eight going round the corner and get a blip everybody in my car s gonna take a little nip move on out oozing and c r u i s i n g along Turner et Jackie b r a n s o n avec le morceau que beaucoup d'historiens et de Musicologue、euh, considère comme、euh, la première、euh, véritable pièce de rock'n'roll, c'est-à-dire Rocket 88, qui est parue en simple en avril、euh, 1951 sur、euh, l'étiquette chess. Pièce inspirée par un autre morceau,、euh, c'est-à-dire Cadillac Boogie de Jimmy Liggins, qui elle, est sortie en 1947.、Euh, deux pièces fort、euh, différentes l'une de l'autre.、Euh, Cadillac Boogie avec des sonorités swing,、euh, big band, alors que Rocket 88、euh, sonne définitivement rock'n'roll. avec Une partie de guitare distordue à cause d'un ampli défectueux du guitariste. C'est Sam Phillips lui-même qui a enregistré ce morceau. Sam Phillips qui, était, qui a découvert Elvis Presley quelques années plus tard et en a fait la première véritable icône du rock'n'roll. Rocket 88 a eu beaucoup de succès, mais ça a quand même pris quelques années avant que ça décolle complètement pour le rock. Une des premières stations de radio rock d'importance, Winds de New York, a commencé seulement en 1954, donc trois ans plus tard. À diffuser du rock'n'roll avec le Alan Freed Show. Et au Canada, c'est encore plus long, puisqu'il a fallu entendre jusqu'en en mai 1957. C'était long、euh, avant de voir la première、euh, station de rock s'établir, c'est-à-dire Cham,、euh, CHUM, euh, CHUM、mm -hmm. de Toronto, qui, qui, qui existe encore. Hein,、euh, et eux, ils diffusaient uniquement du rock'n'roll. C'était révolutionnaire à l'époque. <rire> les gens qui avaient les bonnes antennes pouvaient entendre euh, quelques, euh, quelques bribes du Moondog Show d'Alan Freed, mais il、ouais. fallait vraiment être très, très près de la frontière américaine. Oui, tout à fait. Et、euh, ça, c'était la première fois que, de toute l'histoire de Rock c l a s s i q u e que je passais cette pièce. Rocket 8 8 c'est quand même <rire> surprenant là, parce que c'est une pièce historique、euh, qui a une, une importance historique、euh, majeure, bien sûr. Vous avez reconnu sa voix. Eh bien, oui, il s'agit bel et bien de M. Simon Fitzbay, l'authentique,、euh, le véritable historien de c é f a u avec qui j'ai encore une fois l'immense plaisir de me retrouver en sa compagnie parce que c'est maintenant l'heure de passer à ceci. <rire>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 Dans la semaine du 19 au 25 mars. Eh bien, comme à chaque semaine, toujours une <rire> semaine des plus intéressantes, puisque l'histoire du rock, ça reste quelque chose toujours intéressant. On、fait. se renouvelle c o n s t a m m e n t de ce côté. Oui, oui. Très, très、mm. fascinant. Et on débute avec une naissance, celle de Paul Atkinson, guitariste des Zombies, qui est né le 19 mars 1946.、Euh, je crois, par contre, qu'Atkinson est décédé.、Euh, il fait partie.、Oh, oui. En fait, les Zombies, il y en a plusieurs qui, qui, qui sont décédés avec、mm. les années,、euh, mais il faudrait, faudrait que je fasse une recherche. Parce que, que les Zombies, on continue. v r a i m e n t juste Rod Arch. Oui, oui, oui, oui. Qui, ben, qui était le compositeur principal,、oui. avec、mm -hmm. la v i é r i s t e aussi de la formation. Alors, on attend toujours, à ce qui paraît,、euh, certains membres des Zombies sont retournés en studio pour en acheter un nouvel album, mais on n'a、ah, oui. toujours pas de nouvelles de cela depuis、euh, deux ans, je dirais.、Ah. Donc, euh... On prend son Oui, ils prennent leur temps.、Oh, oui. <rire> ils, ils auront le droit. On va en entendre une pièce des Zombies un peu plus tard parce que c'est tellement bon.、Ah, c'est <rire> génial. Nous avons également une autre n a i s s a n c e celle de Ricky Wilson, guitariste des B-52s. Se、ouais. Célèbre ses 59 ans donc, cette、mm -hmm. semaine.、Euh, bon, guitariste, on ne peut pas dire que c'est un très grand guitariste.、Ah、non, ce n'est pas un virtuose. <rire> <rire>、bon, les B-52s sont partis de rien. C'était des、mm. gens qui ne savaient pas jouer d'instruments et qui ont décidé un、euh, soir de rester d un groupe. et ç a p a r a i s s a i t effectivement. <rire>、oui. euh, par contre, Sont arrivés au bon moment, donc dans、oui. le début de la période New Wave,、oui. ils ont beaucoup、Absolument. capitalisé là-dessus.、Mm. Ils ont aidé à rehausser, si on veut, le,、mm. le, le, le, le, le ton de le, musique. L'importance d'être au bon endroit, au bon moment,、oui, c'est une preuve, les B-52s, parce que, comme tu l'as dit, c'était de mauvais musiciens, c'était de, des musiciens tout à fait incompétents. Et ils ont connu un succès assez éclatant. Ils sont considérés parmi les figures de, de, de proue du mouvement Yo-Yo. Oui, c'est ça. Malgré assez leur manque de talent incroyable. Malgré que ce soit u n joke band, carrément. C'est、ouais, ouais. ce qui est, est assez incroyable.、Mm -hmm. Nous avons également en 1958 Simon Garfinkel qui lance n t leur tout premier simple, Our Song, sous le nom de Tom Jerry, bien sûr, qui était là,、ouais. la première、euh, formation de, de ces, ces deux amis. C'était、euh. drôle comme nom. Oui, <rire> oui.、Ouais. Ah, c'était particulier.、Et、aussi. Ça, ça a quand même pris du temps avant que ça décolle vraiment pour、oui. euh, Simon. Parce que le, le, le, le gros succès, là, le, le, le,、euh, ils ont percé avec la trame sonore du film The Graduate. The Graduate, effectivement. Le sound of silence. Leur tout premier album sous le nom de Simon g a r f i n k e l Wednesday Morning, 3 a.m., a passé complètement. 65, 66、euh, 66, je crois, a passé complètement inaperçu、mm -hmm. euh, aux États-Unis. En Angleterre, il a reçu quand même、oui. un certain.、Euh, e Notoriété, Paul Simon, d'ailleurs, s'est exilé en Angleterre、mm -hmm. après Wednesday morning, 3 a.m., c'est-à-dire、euh, dans, dans, dans l'idée que Simon Garfinkel n'allait pas fonctionner、oui. jamais. Et finalement, on leur a demandé d'enregistrer de, la trompe sonore de The Graduate et ça, ça a vraiment aidé、oui. à m o u s s e r leur population. Mais ça, ça, ça on peut dire ben, ça a pris quasiment 10 ans,、euh, puisque de 1957 jusqu'à. 58, plutôt, jusqu'à 67, ça fait 9 ans. Oui,、ça. effectivement.、Mm -hmm. Mais les deux, en fait, sont allés à l'université.、Mm -hmm. Pour、euh, bien sûr s'éduquer、euh, dans l'éventualité où ils n'auraient pas de carrière musicale. et, et、euh, finalement, Oui, un, un bon plan B. Oui, exactement. Oui. Ça leur a permis de mûrir, par contre, et de oui, créer de très, très bonnes musiques par la suite. Et de se donner peut-être aussi leur petit style euh, Intello. Euh, oui, oui, oui, effectivement. Oui,、euh, ça, Et les paroles aussi qui sont toujours très, très profondes,、oui. euh, celle Simon Garfinkel. Nous avons aussi en 1968, cette fois-ci, Donovan, qui fait un premier voyage en Inde pour découvrir les secrets de la méditation transcendantale avec, bien sûr, le Maharishi Mahesh Yogi. Oui. Mais ça,、euh, c'était avec les Beatles. C'était avec、justement. les Beatles, exactement. Oui, il, était, il était allé avec eux. On peut, les, on peut, on peut voir Donovan sur、mm -hmm. les photos. C'est d'ailleurs Donovan qui a montré, le, comme, comme on appelle, le finger,、euh, le oui, chicken, chicken picking. Oui, oui c'est、oui, ça. De, sa façon de jouer qui est très particulière.、Mm -hmm. Il a montré ça à John et à, à, et Paul. à Paul. Et、euh, ça a donné, entre autres, la pièce、euh, Julia. Oui, hein, de, exactement. S'inspirer Lennon. Une des plus belles pièces. Cette f o n e o r Lennon. Oui, absolument. Ensuite, en 1971, c'est T-Rex qui est au numéro 1 du palmarès avec la pièce Hot Love. Ça ne te dit rien, cette pièce-là. Moi non plus. <rire> en fait, la carrière de T-Rex, surtout en Amérique, c'est des hauts et des bas. C'est-à-dire qu'il y a oui, eu des v r è s gros succès.、Mm -hmm. Mais certains albums complets sont tombés dans l'oubli. Les gens ne se sont pas assez intéressés à la formation de Mark r o w l a n malheureusement. Euh, dans les années 60 et 70.、Euh, par contre, en Grande-Bretagne, ça a été un des plus grands groupes là, à la hauteur de la Ok, quasiment la Battle Mania. Autres, oui,、oh, oui, oui, oui, vraiment, vraiment. Nous avons également en 1974 The Jefferson Airplane qui change son nom pour devenir Jefferson Starship. Oui, oui parce que là, ils é t a i e n t dans une nouvelle décennie, la musique avait changé.、Mm -hmm. Ils se sont mis à faire、euh, du rock tout simplement. Euh, plus commercial,、oui. euh, moins revendi, b e pas du tout revendicateur, <rire> en fait. e x a c Euh, e dirais très loin de la contre-culture. Tu sais, d'ailleurs,、euh, je disais cette semaine,、euh, par rapport à Paul Kantner, c'est lui qui a obligé le groupe à s'appeler、euh, Starship. Euh,、ah、parce、oui? qu'il faisait plus partie du groupe à ce moment-là. Et il disait,、euh, vous allez abandonner le Jefferson parce que c'est trop、euh, relié à la contre-culture. Et là, ce que vous faites, c'est tout simplement de la pop commerciale. Et,、euh, vous devez pas,、euh, Euh, euh, prendre ce nom-là pour,、ouais. euh, pour le salir. Son... Oui, c'est ce que je voulais dire. Moi, je me retenais, mais oui, oui c'est un peu ça, effectivement. Et、euh, c'est lui qui e s t a l l é en cours pour, et qui a obtenu que le groupe devienne tout simplement Starship. Et、idée. ça, je ne le savais pas. C'est une très bonne chose. Je trouve.、Oui. C'est une bonne action.、Oh, oui, tout à fait. Parce que Jefferson Starship, bon, pour ceux qui aiment le AOR, ce qui n'est pas mon cas, là, le, le, le rock FM commercial, là, Euh, C'est quand même un bon groupe du genre, mais、euh, dans la. Dans, comment p o u r r a i t dire? Lorsqu'on regarde de façon générale, ce n'est pas très intéressant. Non, non, exactement. C'est a... à laisser tomber、euh, ouais. pratiquement. <rire> oui, Pour les autres, ouais, ceux qui n a i m e n t pas les AOR. i Oui, exactement. Oui, oui. <rire> Nous avons aussi en 1976, cette fois-ci, le décès de Gary Thane, bassiste d'Uriah Heep. Il est décédé d'une surdose de drogue, malheureusement.、Oui. Il était、euh, dans la fin vingtaine, je crois. Il avait, je, je crois qu'il avait 27 ans. Oui, quelque chose comme ça.、Oui. Euh, il ne faisait plus partie d'Uriah Heep à ce moment-là. Il l'avait mis à la porte parce que, justement, il n'y avait pas d'allure. Il était trop drogué. Et、euh, quelques temps auparavant, il avait subi、euh, un choc électrique、euh, mm. assez important、euh, lors d'un concert. Oui, oui c'est vrai. Effectivement.、Mm -hmm. Nous avons également en 1976, toujours la même journée, Paul Kossoff, guitariste de Free, qui décède lui, d'une crise cardiaque pendant un vol transatlantique. Oui, sauf que lui aussi, c'était relié à sa très grande consommation de drogue.、Mm -hmm. C'était un héroïne humain, Paul Kossoff. Oui, Alors, ça,、euh, ça joue avec justement、oui, oui. le système vitaux. Là, de toute façon,、fait. une crise cardiaque dans ces cas-là, c'est souvent、euh, d'une surdose. Oui, exactement.、Oh, oui, surtout à un jeune âge comme ça. Nous avons aussi en 1981, cette fois-ci, le G Gals Band, qui est au numéro 1 du palmarès, avec le、euh, palmarès britannique, oui, avec la pièce Centerfold. Ah, quel mauvais souvenir. <rire> non, parce que c'était bon, le G Gals Band,、euh, dans, les dans, dans les années 70.、Ouais. mais、euh, rendu en 81,、euh, c'était devenu pop. L'album,、ouais. euh, euh, euh, Comment s'appelait l'album d'où était extrait Centerfold J'ai oublié. Très bonne question.、Mmh. Je ne suis pas un assez grand connaissant non, ben, du Gals Band. Je, je, je l'ai perdu, là, mais.、Euh, Pas un très bon disque.、Euh, <rire> bon, pour les amateurs de rock, je parle. Oui, c'est、ouais. relatif. Il y a、hein? des gens qui peuvent aimer ce genre-là,、ouais. mais c'est、mm -hmm. complètement différent. Oui, absolument.、Mm -hmm. Nous avons également en 1982 le guitariste Randy, qui, Randy Rhodes plutôt, qui meurt lorsque son avion en fait, qu'il pilotait s'écrase. Il faisait、ouais. des petites chutes. En fait,、euh, non, ce n'est pas lui qui pilotait. Lui et qui et pilotait. ça, c'est assez curieux parce que justement, il y a dans un e des récents,、euh, récentes éditions de. de, de Du magazine Classic Rock, eh bien,、euh, il y avait un, un article complet consacré à Randy Rose et à sa vie et à ce qu'il apportait à la musique. Et、euh, Randy Rose, c'est quelqu'un qui avait peur des avions. Ah oui. Et、euh, peut-être que, justement, il a embarqué ce matin-là.、Euh, L'avion a été piloté par le chauffeur d'autobus de tournée de. Ah、Zee. voilà, oui. Et il semble-t-il qu'il s'est chicané la veille avec sa blonde. Et.、Euh, Il est, il est allé,、euh, il a pris un avion, puis il s'est arrêté dans un aérodrome alors que tout le monde dormait le matin. Et il a offert、euh, Voulez-vous venir faire un tour d'avion、euh, Randy Rhodes est allé avec l a v i l l e u r je crois, de Z.、Mm -hmm, ouais. et, euh, et là, semble-t-il qu'il a tenté de frapper l'autobus avec l'avion,、mm -hmm. mais il y aurait eu une bagarre. En tout cas, c e s t pas clair. C'est vraiment pas clair, c'est très obscur comme histoire. Ouais, ouais, ouais. Euh, mais、euh, peut-être que Randy Rose a tenté justement de prendre les commandes ouais, de, pour de sauver cette i d C'est ça parce que、euh, le type, semble-t-il, était très perturbé et en voulait sa blonde là, ouais, qui était restée dans, dans l'autobus. Exactement.、Okay. Alors c'est vraiment c est, c est une tragédie. Oui,、là. oui, oui.、Euh, moi moi j'avais vraiment la conviction, l'impression qu'il. A... Euh, que que c'était lui qui pilotait. Je pensais que c'était un pilote en fait. Non, non, r o n n i e Rose, mais... est, un, Rose est un type qui était très, très,、euh, très calme, très, très euh, euh, réservé.、Mm -hmm. euh, et euh, il n'était pas bien du tout avec Ozzy Osbourne. Il, il, évidemment, c'était une grande opportunité pour lui, tu sais,、oh, euh, au niveau de sa carrière. Sauf qu'il allait qu quitter le groupe d'Ozzy. Il ne s'entendait pas bien. Même Ozzy, quelques temps auparavant, l'avait frappé, là, parce que quand il lui a annoncé qu'il avait décidé de retourner à l'université et d'étudier、mm -hmm. euh, pour devenir un guitariste classique. Ozzy l'a pas pris et lui l'a frappé. Et、euh, c'est entendu que Randy Rose quittait le groupe d'Ozzy après、euh, la tournée, d e v a n t enregistrer un album en spectacle qui devait être、euh, justement des,、euh, des reprises de Black Sabbath. e t i v e m Et ça, c'était vraiment là,、euh, quelque chose auquel Randy Rose participait à contre-coeur pour se sortir de. De, de cette situation parce que,、euh, <rire> ironiquement, Randy Rose, c'est quelqu'un qui considérait Black Sabbath comme une blague. Ah oui, Il n'aimait pas、problème. du tout Black Sabbath. Ah, ça, c'est quelque Et, chose que j'ignorais. Non, non, c'était vraiment lui, c'était quelqu'un qui était, premièrement, on le voit là, juste par l'apparence la, la, la, qu'il avait, c'est quelqu'un qui était très, très, très influencé. Par、euh, Mark Ronson, mm -hmm. euh, euh, Mick Ronson, plutôt,、euh, de, du groupe de David Bowie à l'époque,、ouais, ouais, Spiders、ouais. from Mars. Ouais,、euh, ouais. Il avait la même coupe de cheveux, il s'habillait semblable.、Euh, lui, ce qu'il aimait, c'était ce genre de musique-là et la musique classique. Et pour lui, Black Sabbath, c'était une blague. Alors, c'est quand même triste, là, parce qu'il restait peu de temps avec ce groupe-là.、Ouais, il est décédé. Ah, C'est très malheureux. Non, on donc, se demande elle, ce qu'il serait devenu parce que c'était vraiment un guitariste génial.、Ah, probablement qu'il aurait、euh, co collaboré、euh, ou contribué plutôt à l'avancement vraiment de,、ah, de, de la、fait. guitare. Autant dans, dans tous les niveaux, je,、mm -hmm. je suis p a s m a l certain que ça serait pas nécessairement tenu ou classique.、Là. Il aurait peut-être pu faire un peu de pop, ç a r r ê t e、oui. r Probablement très intéressant.、Mais、je dis de la pop, pas de la pop radio, hein, bien、euh, sûr. Ses plans à ce moment-là.、Euh, c'était vraiment bon, de retourner est, classique. S'en retourner à l'université et、euh, de devenir un musicien classique. C'était un excellent guitariste.、Oui. Et,、euh, et ça, on va en entendre. Une pièce tout à l'heure, de, de, une des pièces les plus marquantes de Randy Rose avec Ozzy. Parce que moi, je trouve que les seuls albums d'Ozzy qui sont vraiment bons, c'est les Randy, deux avec Randy ouais, Rose. ça, c'est très vrai.、Euh, ça fait 30 ans, d'ailleurs, cette semaine、oui. qu'il est décédé. Ça a fait 30 ans lundi. Nous avons également en 1996, et pour terminer, cette journée du 19 mars, les Beatles qui lancent le second album de leur anthologie comportant、ouais. la reprise Real Love. C'est pas une pièce originale cette、mm -hmm. fois-ci, enregistrée par les Beatles, mais c'était une pièce qui a été tout d'abord écrite par John Lennon au complet. Et eux ont simplement r a j o u t é toute la f i e r t u r e elle n'est pas、sens. très bonne. Je la trouve intéressante. Je trouve que c'est intéressant de revoir, là, de, de réentendre le son Beatles、mm -hmm. p o une r u dernière fois. Puis c'est la、ouais. dernière pièce qu'on r a j o u t a i t ensemble.、Euh, mais c'est vrai que sinon, c'est un peu. C'est pas aussi bon que Free as r Burke, bien sûr. Euh, euh, pour le son, c'est intéressant. Sinon, la pièce originale de John Lennon reste aussi intéressante. Là, on a sorti sur.、Euh, Euh, C'est la compilation Working Class Hero. On a la version,、euh, c'est-à-dire démo de John Lennon、mm -hmm. qui chante Real Love. Ça, ça rend la chose intéressante et on voit que lui, il apprenait beaucoup plus basse et beaucoup plus lente que ce que les Beatles en ont fait. Ce qui rend aussi la chose un peu intéressante.、Euh, D'avoir manipulé le son, c'était bien sûr pour ramener le, le son Beatles où Lennon avait une voix quand même assez aiguë、euh, mm -hmm. sur cette pièce-là. J'ai trouvé intéressante, mais c'est sûr que c'est pas ma préférée, l o i n de là, même. Le vidéoclip, par contre, est très intéressant. On en a fait.、Ah, Je me rappelle、euh, pas d'avoir、oui. vu le vidéo. C'est、euh, genre une, une, une montée de couleurs, tout le temps les instruments qui,、euh, qui, qui voguent dans le ciel. C'est assez intéressant.、Mmh. Et on peut voir aussi、euh, sur les extras d'anthologie, justement, l'enregistrement de la pièce où Paul McCartney, d'ailleurs, a enregistré avec la fameuse contrebasse d'Elvis qu'il a acheté.、Ah oui. Euh, dans les années 80 ou 90, e、euh, contrebasse dorée,、euh, qui, qui, appartenait au, b au,、euh, a s s u s e d'Elvis, son nom、mm、m'échappe, -hmm. mais euh, euh, donc,、euh, o u i il enregistrait avec ça, ça devait être intéressant, donc,、euh, d'être en studio avec eux pour <rire>、euh, cette fois-là. Ce qui nous amène à la journée du 20 mars.、Et、effectivement, journée du 20 mars, et nous débutons avec quelques naissances. Tout d'abord en 1951, la naissance de Jimmy Vong, ce qui、oui. lui fait donc 60, 61, 61 ans. 61 ans. C'est、oui, le tellement... frère de Stevie Revong. Exactement. Excellent, il est riche, je l'ai vu en spectacle il y a、mm -hmm. quelques années. Très、oh, bon. Oui. Oui.、Ah, aussi, pratiquement aussi bon que son frère. Il pas, par contre, il n'est pas aussi. Oui,、euh, moins de flash.、Euh, moins de flash, exactement.、Oui. J'allais dire l'expression show-off parce que, bon.、Euh, C'était Uri v a n qui montait sur sa guitare、mm -hmm. euh, deux pieds dessus pour tirer sur le manche. C'est sûr que c'est complètement. Oui,、oh, il, il y avait un côté、uh, Jimi Hendrix.、Uh, oh, oui,、Jimindrix. vraiment, c'était son influence.、Oh, oui. uh, c'est pas son idée.、Ouais. Oh, oui. n o s o n s également、euh, la naissance en 1951 toujours de Carl Palmer, euh, batteur euh, déjà. Euh, qui, et surtout d'Emerson l p a l e e n t Cal Palmer, oui, Mais, voilà. b i e justement, on, on va en entendre parce qu'aujourd'hui, c'est spécial 1982 à partir de midi et、euh, évidemment, c'est l'année où ils sont sortis. Alors, on va en entendre du déjà. <rire>、euh, groupe très, très, comment on pourrait dire, controversé. Oui, controversé parce qu'on、euh, regarde vraiment les gens qui ont participé à ça. C'est incroyable. Je veux、mm -hmm. dire, il y avait également Carl.、Euh, Il y avait aussi Steve Allen, John Whitten,、ouais. qui était là.、Mm -hmm. Euh, tous, Jeff des Town. Gens, tous des gens qui, ont, qui se sont illustrés sur la scène progressive dans、ouais. les années 70. Et a é j à moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à embarquer parce que j'avais、ah, vu、normal. qui est-ce qui collaborait à ce groupe-là. Je me disais, mais voyons, ça va être un des meilleurs ouais, albums. C'est des, et... des musiciens, des, des virtuoses du, du rock progressif qui ont décidé de faire de la, de la pop. Oui,、ouais, exactement. Ben, on, soyons polis, c'est de la AOR. Oui, oui, oui. On a essayé d'aller chercher un peu le public commercial, justement, le public des radios FM. Oui, parce、euh, que Ils voyaient des gros comme Journey qui,、mm -hmm. qui cartonnaient, hein,、mm -hmm. euh, Foreigners, t i x Alors, ils se sont dit, on est capable de faire la même chose. Non, oui, ils étaient capables, mais est-ce que c'est pas très bon? Exactement, exactement. <rire> c'est très malheureux.、Euh, donc, oui, ça, ça a bien fonctionné pour l'époque. Les, les gens qui ont grandi dans les années 80,、euh, moi, j'ai certains.、Euh, Certaines connaissances qui m'ont dit Ah, écoute, déjà, tu as vraiment aimé ça il y a quelques、ah, années,、oui. mais bon, c'est des gens qui avaient grandi avec ce genre de musique-là. Moi, que... j ai, j ai... écoute, je suis initial à la polyvalente lorsque ça a sorti, e moi, je trouvais ça vraiment <rire> barré. <rire>、ah, c'est sûr qu'il y a la divergence de goût dans toutes les générations, n'est-ce pas <rire> Nous avons également 1900. T'en parleras de ça au Dr. Pen Dragon, qui、ah, <rire> déteste particulièrement <rire> les gens. <rire> On a des points en commun. <rire> Ce qui nous amène en 1960, cette fois-ci. Alors, Kelvis retourne en studio pour la première fois depuis qu'il a quitté l'armée.、Ouais. e、euh, u donc, il a enregistré quelques pièces, là. Donc,、euh, Blue Meadows, je crois, qui avait été enregistré dans cette session d'enregistrement-là. Ça ne va pas être très rock, hein. Non. Parce que quand non, non, il est revenu、non. de l'armée, il était vraiment plus rock. Non, c'est ça. Il était plus intéressé, je crois, à se déhancher autant et à se donner pour son public. o u a i Euh, la, la, Faisait baisser BG. Oui, exactement. Ouais, ouais. Exactement. Les temps avaient changé. Il était devenu propre aussi. On、mm -hmm. se rappelle de sa première apparition au, je crois, c r i s que c'était au Ed Sullivan Show. Il avait chanté avec Frank Sinatra, d'ailleurs, qui,、mm -hmm. qui détache complètement la scène rock à l'époque. Il était habillé en soldat, donc、mm -hmm. en G.I. Ben, non pas en G.I., il était rendu sergent, je crois.、Mm -hmm. Il avait son costume, donc ça, ça changeait vraiment de, du type、euh, en cuir qu'on avait pu voir、ouais. euh, les années auparavant. Il, fait, il a fallu attendre jusqu'en 1967 là, pour qu'Elvis revienne un peu à son image principale、mm -hmm. et qu'il réinterprète aussi ses, ses vieux succès、mm -hmm. euh, comme il le faisait à l'époque. Nous avons également en 1964, cette fois-ci, les Beatles qui lancent Can't Buy Me Love en Grande-Bretagne.、Oui. Et ça,、hey. ça a dû faire, comme tous les autres, un ouais, carton vraiment chelou. Oui,、là. oui, oui. Ça a dû vraiment、euh, fesser. En 1965,、eh、bien, ce sont les Rolling Stones qui sont au numéro 1 du palmarès,、euh, bien sûr, en Grande-Bretagne, avec la pièce The Last Time. Oui. Donc, une autre excellente pièce. Oui, c'est une de leurs、euh, premières compositions qui a é t é un très gros succès.、Hein. Oui, oui, oui, Alors, vraiment. Euh, nous avons aussi en 1968,、euh, Eric Clapton, Lil Young, Richie f u r r y et Jim Messina qui sont arrêtés pour avoir été présents dans un endroit où l'on suspectait que de la marijuana était consommée. Et c'est vraiment la, la raison qu'on leur a donnée. Uh, Clapton a été relâché sur parole alors que les membres de Buffalo Springfield ont dû payer, eux, une petite amende donc, pour <rire> avoir été présents dans ce lieu où on suspectait que de la marijuana était fumée. Une discothèque euh... Euh, Je ne sais pas si c'est une discothèque ou simplement la maison d'un des membres.、Là. Il n'était、euh, malheureusement pas écrit、mm -hmm. dans l'article que j'ai lu, mais、euh, ouais, c'était peut-être une discothèque、mm -hmm. ou、euh, un bar、euh, quelconque. Euh, mais il faut dire que dans les années 60, et encore aujourd'hui, dans certains États américains, on fait la chasse là, aux fumeurs de marijuana, alors que ça a été prouvé à maintes reprises que ce s t pas si grave que ça, et que plusieurs,、euh, en fait, pratiquement tous les musiciens、euh, en ont pris. Il n'y a pas eu de problème avec ça pour la plupart. Et que Clapton probablement a été relâché également、euh, sans, sans, sans qu'on qu lui demande d'amende rien pour pas qu'il y ait de, de, de dossier criminel aux États-Unis, mais ça l'aurait peut-être empêché également、ah, de s é j o u r par la suite.、Ben、oui, un peu comme ce qu'on a fait. Fait John Lennon par la suite. Exactement,、quoi. exactement. Justement, parlant de John Lennon, eh bien, lui, il se marie en 1969 avec Yoko Ono. C'était à Gibraltar <rire> le 20、euh, mars 1 9 6 9、oui, C'est le seul endroit, je pense, où on a accepté de les marier. Oui, oui, oui. Parce qu'il、oui, oui. était allé à quelques endroits en Europe et、euh, il ne pouvait pas parce que. Euh, c'était pas clair, je pense, l'histoire,、euh, leur, leurs histoires respectives de divorce. Exactement,、hein. les deux、euh, étaient en procédure ou n'avaient、oui. pas encore divorcé, donc c'était le seul endroit possible o u début. C'était obscur, Oui, vraiment, vraiment. En 1971, Yes change l'histoire, change plutôt la face de la musique en lançant t e Yes Album au Royaume-Uni.、Oh, oui. Excellent album. une Merveille.、Euh, oui,、ouais, oui, vraiment. Oui. Un album que d'ailleurs, j a i pas écouté depuis très longtemps, que、oui. je devrais réécouter. Il y a la fameuse pièce Starship Trooper, qui est、ah. selon moi une des meilleures、mm -hmm. pièces、euh, de、ah, la、oui. formation là, à vie,、mm -hmm. et c'est sur le premier album. C'est、ouais. quelque chose d'assez incroyable. Ben, le premier album de la formation classique, c'est un album Steve Orr, i l s en avaient fait deux autres avant.、Euh, mm -hmm. euh, sans dire moyen, là, mais quasiment. i <rire> manquait Steve Orr <rire> à l'équation. p o u r a v o i r q u quelque chose.、Euh, vraiment génial. En 1977, cette fois-ci, T-Rex donne son dernier concert à Portsmouth, en Angleterre. Donc,、oui. par la suite. Mais,、euh, mais tu sais qu'à ce moment-là,、euh, en 77, l'étoile de, de Mark Boland avait beaucoup pâli. o、oui, oui, oui. Et、euh, tout à l'heure, on parlait de, de véritable, quasiment Beatlemania, là, dans, dans, dans les années 60, 1 2 73 pour T-Rex.、Mm -hmm. Mais en 77, c'était plus ça.、Là. Ah, c é、euh, t a i p a r c e que c'est plate, mais T-Rex, il、euh, y avait surtout un、euh, public. De jeunes ados, très jeunes ados, et、euh, c'est un public qui n'est pas très, très fidèle, je dirais. Ouais, Alors, ça, ça, ça a apparu dans le cas de T-Rex. C'est très malheureux. De Mark b o l i e n pour ce qui est、euh, de l'histoire. Et aussi, il faut dire que c'est quand même un groupe qui a duré longtemps. T-Rex, on p r e n la première,、euh, c'est-à-dire la,、euh, la première forme du groupe,、ouais. Tyrannosaurus Rex,、oui. euh, dans les années 60. Moi, ça, c'était pas mal hippie.、Oui, oui, oui, c'était vraiment pas la même c chose. c é t t de musique euh, folk, euh, a c o u s t i q u e avec des, des bongos. <rires> o、ouais, ù on pouvait reconnaître vraiment beaucoup Mark b o l i e n On savait、ouais. aussi qu'il s'en allait. Il s e allait incroyablement mal ouais, à ce temps-là. Il, il se forçait, je pense,、ah. pour. Chanter pas très très, très bien. C'est même insupportable. Oui, oui, oui. <rire>、euh, et malheureusement, donc, vers la fin de sa carrière, la fin de sa vie aussi, donc c'était vraiment、oui. plus ce que c'était pour、non. lui par la suite. En 1982,、euh, c'est Joe Jett、euh, qui, avec、euh, les Black Hearts, e、euh, s t au numéro un、euh, du palmarès, bien sûr, aux États-Unis avec I Love Rock'n'Roll, bien s û r son plus grand succès en carrière, euh, qui, euh, qui tourne encore et qui est brûlé, e h o、oh, u i Brûlé et surbrûlé et même、ah, fondu. En、là. 1983, c'était plus brûlé. Exact. <rire> Et nous terminons finalement avec、euh, quelque chose de tragique en 1991. C'est Connor Clapton, le fils de quatre de ans d'Eric Clapton, qui est tombé、euh, du 53e étage d'un hôtel où résidait le guitariste. Bien sûr, il est décédé sur le coup. Euh, ce qui a vraiment euh, beaucoup euh, c e s、euh, touché à d i r e t Rick Clapton. Oui, C'est atroce. Que atroce. Quelqu'un avait laissé、euh, je crois, la fenêtre ouverte.、Euh, oui, La fenêtre ouverte et il y avait l'espèce le,、euh, d'échafaudage pour、euh, les laveurs de vitres.、Mm -hmm. Et、euh, L'enfant est allé là-dessus, il est tombé.、Euh, ouais, C'est affreux.、Euh, Euh, Clapton euh, a composé la pièce Tears of Heaven、oui. en hommage.、Mm -hmm. euh, pièce qui est devenue、euh, par la suite une, une fixture, est-ce qu'on peut dire, fixture permanente dans les radios commerciales oui, oui, oui, oui. de, de balade. o、oui. et d'ailleurs Clapton qui a arrêté de la jouer、euh, au milieu des années 90 parce que c'était pour représenter ce moment-là dans sa vie. Il ne、oui. voulait pas nécessairement exploiter cette chanson-là. Pièce trop personnelle à ce o n a eu. Exactement. Écoute, on va y aller en musique. On ne va pas entendre cette pièce Tears of Heaven、euh, in Heaven. Bien sûr.、Euh, on va plutôt entendre、euh, un morceau, euh, morceau euh, je dirais très très représentatif et probablement、euh, le meilleur,、euh, le plus marquant、euh, de Randy Rhoad avec Ozzy.、Euh, mais tout de suite, on va y aller avec une pièce qu'on aime beaucoup Les Zombies. She's not there. Vous êtes sur les ondes de la seule station à diffuser du vrai rock à Poivrière. i C'est fou, 89 FM. Well, no one told me about her, the way she lies. Told me about how many people cried, but it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her, she's not t h e r e She's well, no one told me about her. What could I do? Well, no one told me about. I care. Please don't bother trying to find her. She's not, not there. よし Avec la pièce titre de son deuxième album, Diary of a Madman, paru en 1981. Mais la raison pour laquelle je l'ai fait tourner, c'est que c'est une des pièces les plus marquantes de son guitariste, Randy r h o a d s qui est décédé malheureusement il y a 30 ans cette semaine. Effectivement. Euh, pièce euh, qui était. C'était vraiment.、Euh, c'était original à l'époque、euh, parce que c'était jamais entendu comme ça, avec des chœurs、euh, de femmes dans le métal, des influences classiques.、Euh, c'était vraiment quelque chose. C'est très bon. Et ça l a i t e n c o r e Oui, oui. Ça l a i t e encore, même si ça fait 30 ans de ça. Euh, juste avant ça, on a entendu les zombies avec She's Not There, une pièce que je ne dirais pas que je l a f a i s tourner régulièrement, là, parce que je l a f a i s tourner, quoi, peut-être deux, trois fois par année, mais la raison pour laquelle je l a f a i s tourner plus souvent, c'est, c'est bon, Oui, alors, c e s t une très, très, très, très bonne pièce. On l'a v e cette pièce.、Euh, c'est paru en 45 tours,、euh, il y a,、euh, en fait, en 1964. C'était le premier gros succès des zombies dont on a parlé un peu plus tôt dans Les Éphémérides. On sort 41, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en e compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefer, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Là, on en est rendu aux éphémérides du 21 mars.、Et、effectivement, nous débutons、euh, en 1950, oui, le 21 mars, avec la naissance de Roger Ogson. Ogson. Ogson, oui. Voilà.、Euh, chanteur de Supertramp qui célèbre donc ses 62 ans、oui. euh, cette semaine.、Euh, qui... Un homme très, très sympathique. J'ai、oui. eu le plaisir de l i n t e r e r Euh, il y a une douzaine d'années,、euh, vraiment sympathique.、Euh, Avec une très bonne voix、euh, il e s t toujours en voix.、Ouais, c'est un bon guitariste, c'est、mm -hmm. un bon、euh, claviériste aussi.、Euh, C'était un c o m p o s i t o u r principal aussi de Supertramp et Supertramp sans lui, c'est pas m ê m e intéressant. Non, exactement. C'est pas Supertramp. Non, exactement. <rire> Nous avons également en 1952 le tout premier concert de rock'n'roll de Moondog Coronation Ball,、euh, qui est organisé par Alan Freed,、euh, qui a lieu à Cleveland,、oui. bien sûr.、Euh, donc, c'était pour、euh, faire suite à son émission de Moondog,、mm -hmm. euh, de Moondog, Moondog Shadow Show, Show.、Mm -hmm. Moondog Show、euh, qui avait lieu、euh, en, donc, à la radio à la même époque et c'était vraiment les tout débuts du rock'n'roll. C'est d'ailleurs considéré、oui, comme le tout premier concert 5, de rock. Oui, en 1952, qui était sur l a f i c h e Il y avait t e Dominoes qui était Il y avait quatre groupes en fait,、mmh. je me rappelle surtout des Dominos qui étaient là, mais、euh, ce que je me rappelle surtout, c'est que le, le concert a dû être euh, annulé euh, parce qu'il y avait trop de. Trop de gens qui s'étaient présentés dans l'auditorium pour、euh, ce, ce concert-là. Donc, ça avait créé une mini émeute. Il y avait eu, je crois, quelques performances, mais、euh, le, le concert、oh. en général avait été écourté、euh, dû au, au trop grand nombre de personnes qui étaient là et d'une potentielle、mm -hmm. émeute qui aurait pu prendre place. Il y, y a un film qui est intéressant,、euh, qui devrait t'intéresser en tant qu'historien tout ça, et、euh, sociologue, c'est.、Euh, Euh, American Hot Wax,、mm -hmm. qui、euh, recrée comme ça un des spectacles, euh, euh, un des mini-festivals, si on veut, là, de Alan Freed. Oui, t c'est ça.、Euh, je ne peux pas dire lequel ils ont tenté de recréer, mais c'est celui auquel、euh, Jerry Lewis participait avec、euh, Chuck Berry. Ah, ça, ça va、oui. être très t r e s a Ça s'appelle American Hot Wax. c é t a i t fait dans les années.、Euh, on se doit de 76-77.、Mmh, quelque chose、bon. de très intéressant. Regardez、mmh. ça, effectivement. Nous avons aussi en 1956, cette fois-ci, Carl Perkins, qui est hospitalisé suite à un accident de voiture qui a tué son agent ainsi que son frère.、Euh, Lorsqu'il lorsqu sort plutôt de l'hôpital,、eh、c'est Elvis Presley qui est au numéro 1、oui. avec Blue Swear Show. Avec sa propre pièce. La, la pièce qu'il allait promouvoir d'ailleurs、mm -hmm. à New York, c'est en se rendant à New York qu'il y a eu、mm -hmm. cet accident-là.、Euh, il s'en allait au Ed Sullivan Show pour la chanter. Donc、oui. vraiment, euh, oui, on dit que c'est à cause de cet accident de voiture-là,、euh, ça a considérablement nuit à sa carrière.、Mm -hmm. Yeah. <laughs> Mais beaucoup étaient celles de Louis. <rire> oui, exactement. Ben, deux, deux accidents de voiture majeurs ont aidé à la carrière de Louis. Celle-ci de Carl Perkins, mais aussi celle de James Dean, qui est décédée t qui était le, le Rebel without a cause.、Mm -hmm. Et,、euh, bien, c'est Elvis Presley qui a repris cette image-là、mm -hmm. par la suite, qui est devenu,、oui. si on veut, le rebelle chez,、oui. chez, les jeunes adolescents et adolescentes. Mais c'était un faux rebelle. Oui, oui, oui, oui <rire>、euh, vraiment un faux rebelle. Il y, y avait、rebelle. juste ça, l i m a g e Ça a、revenir. été une image qui a été、euh, vraiment formée commercialement、mm -hmm. pour Des 10 d'Elvis.、Oui. C'est très malheureux, mais lui en a bénéficié. Donc,、oui. euh, c'est très triste quand même quand on regarde ça. En 1961,、euh, cette fois-ci,、euh, ce sont les Beatles qui jouent au Cavern Club pour la toute première fois. Oui. Donc, en fait, tu sais, ils ont donné 292 représentations、euh, des Beatles dans leur carrière au Cavern Club.、Mm -hmm. C'est quand même pas mal, ouais, 292. Ouais, ouais, ouais. Et、euh, surtout,、euh, ces représentations-là sur l'heure du dîner. Alors, ça, ça devait être vraiment fantastique.、Ah ouais. Pour dîner, tu vas voir les Beatles. Oui, ça. ça devait être quelque chose. En manger un c h o u m a r i n c'est v a i m e n t quelque chose. De t'aider à vivre. Oui, effectivement. <rire> Donc, également, en 1967, justement, parlant des Beatles, eh bien, ils sont de retour au numéro un du palmarès avec She Loves You.、Oui. Euh, C'était aux États-Unis. Donc, il y a eu un、euh, retour de cette pièce-là qui est t r e Pièce simpliste,、oh, oui. mais vraiment très efficace. t r è s bonne. Alors, On aime She Loves You. C'est une excellente pièce, <rire>、euh, les Beatles.、Euh, qui fait partie de, de cette période classique, souvent. Oui, jeu, oui. Le, oui. Ben, la période,、euh, période juvénile, yé、yeah, yé,、yeah, yeah, mais c'est vraiment bon. Oui, oui. C'est très, très bien fait.、Mm -hmm. Les Beatles faisaient du bon yé、yeah, yé.、Yeah. Oui, tout à fait. C'est pas pour rien qu'un artiste sérieux comme Bob d y l a n s、euh, est tombé en amour avec leur musique. C'est exceptionnel.、Oh, oui. On, est, on est loin、bélotiques. de Justin Bieber. <rire> Effectivement. <rire> Nous avons par la suite, en 1969, et bien toujours、euh, dans, du côté des Beatles. On a beaucoup d é p h é m é r i e des Beatles cette journée-ci.、Euh, en 1969, c'est Yoko Ono et John Lennon qui débutent leur Bed-In au Hilton d'Amsterdam.、Ouais, leur premier, après leur ça, premier. ils sont venus à Montréal、euh, en, en mai. Effectivement. Il a été、euh, beaucoup moins médiatisé qu'ils sont venus de Montréal. Il y avait、ouais. beaucoup moins d'invités aussi à、ouais. ce Bed-In-là. C'était leur voyage à n o s aussi, en、mm -hmm. une certaine façon.、Euh, ouais, donc, les les gens pas, pensaient qu'ils allaient, les journalistes i m a g i n a i e n t qu'ils allaient pour être installés dans Dans leur lit, en train de faire l'amour, d e v a n t t o u t le monde. <rire>、euh, ils ont été déçus. D'ailleurs,、euh, l'épisode d'Amsterdam est、euh, raconté dans The Ballade of John and y o k o aussi, qui a été enregistré、oui. quelques temps plus tard. En 1970, c'est l e d b l a d plutôt des Beatles qui fait son entrée au numéro 6 du palmarès des ventes d'albums britanniques. Ça a été l'album、euh, avoir la montée la plus fulgurante, en fait,、ah oui? euh, à sa première semaine de sortie,、ah. euh, dans l'histoire jusque-là, jusqu puisque、mm -hmm. ça, ça a dû、euh, être battu par la suite, mais l e d b qui était, qui est pourtant pas nécessairement. Un des très, très grands albums. C'est un,、bon、album, un bon mais album. C'est un bon album. C'est pas le meilleur. Exactement.、Euh, C'est pas、ça. dans les meilleurs. C'est ça. Et le groupe,、euh, bien sûr, était. Avait, en fait, Paul McCartney avait annoncé déjà qu'il、mm -hmm. quittait la formation. C'est peut-être ce qui a aidé aussi les ventes de ce disque,、mm -hmm. euh, qui, qui est le dernier, en fait.、Mm. Euh, Chronologiquement. Oui,、ouais, Exactement, de la formation. Nous avons également, en 1976, cette fois-ci, David Bowie et Iggy Pop, qui sont arrêtés pour possession, suspicion plutôt de possession de marijuana à New York. Ils furent relâchés quelques temps plus tard.、Euh, aucune charge n'a été、euh, retenue contre eux. Donc, c'est, c ça, Donc, ça fait partie... a s t c a s t non, exactement. Ça fait partie des fameux <rire> épisodes dont soupçonne que,、euh, comme Clapton et Neil Young, un petit、mm -hmm. peu plus haut,、euh, qui avaient été arrêtés en 68. En 1981, cette fois-ci, R.E.O. Speedwagon est、oh. au m o m n du palmarès avec Keep on Loving You.、Oh. Okay. ça c'était mauvais, ça c'est incroyable. Hein?、Ouais. Euh, on va le voir un peu plus tard parce qu'aujourd'hui, à partir de midi, c'est spécial 1982. Et au début, malheureusement, au début des années、euh, fin 70, début 80, ce qui marchait beaucoup, c'était le, le AOR, là, le、oh, rock commercial、ouais. FM.、Là. Et、euh, Arius Speedwagon en est un exemple fort éloquent. C'était un, un, un groupe d'une médiocrité incroyable et ils ont vendu des tonnes et des tonnes de disques en Effectivement. 1981. Effectivement, c'est très triste. Mais il ne se passait rien. Non, c'est ça. Les, les, les, les groupes, en fait, les groupes des années 70, ceux qui restaient étaient fatigués, o u r e Oui, c'est ça. Vraiment... Il y avait de s misère s à. Je dirais s'adapter aux années 80. Ils il étaient perdus. Ils il il étaient à ce p e r d u Ils ont tous un point de mentalité quand même assez important. Exactement. Et les bons groupes là, qui, qui venaient d a n d e t e r r e débutaient, là, commençaient、mm -hmm. à sortir tranquillement.、Là. Exact. Et... Donc, ça a, pris, ça a pris cette période. Trouble pour、oui, trouver de la bonne musique une, par la suite. C'est une période charnière. Mais il e sorti t s des bonnes choses, par exemple, en 82. Oui, e e e f f c t v Mais e n t m pas du i o a r <rire> Mais on va quand même en entendre cet après-midi parce que c'est incontournable. Ah Oui, effectivement.、Mm -hmm. On n'entendra pas d'Arius Peel Dragon, par exemple. J'espère bien. D'ailleurs, je crois,、euh, à moins que je me f o u r v o i e qu'ils seront à Star Academy cette semaine. Ah ben, Ça ne me surprendrait même pas. Je pense que c'est leur place. C'est leur place, oui, effectivement.、Absolument. Comme Lionel r i c h i e aussi qui、oh, était là、oui, la oui. semaine dernière. <rire> J'en je, e n ai aucune idée, j'ai e n jamais écouté cette émission-là et je ne l'écouterai jamais. C'est très chanceux. Je très trouve chanceux. ça sans intérêt. Et tu fais bien. En、euh, 1983, cette fois-ci, Pink Floyd lance The Final Cut, le dernier album du groupe avec Roger Waters. u、ouais. n excellent album qui m'a pris du temps. C'était un à... album mitigé, par exemple. i l y en a qui l'aiment, i l y en a qui. Il y en a qui, en a a a qui le qui... détestent.、Ouais, oui, moi, je connais quelqu'un, c'est son album préféré de Pink Floyd.、Mm -hmm. euh, moi, j'avoue que je ne l'aime pas.、Euh, je, je l'ai écouté peut-être quatre fois dans ma vie, mais. Il ne me touche pas. Moi, je trouve que c'est un bon album. Ce n'est pas aussi bon que ce qu'ils ont fait dans les années 70.、Mm -hmm. Ça, c'est clair et net. Euh, mais euh, je trouve que,、euh, en fait, c'est un bon album solo de Roger oui, Waters. Oui,、voilà, Il porte le nom de Pink Floyd, mais c'est un album solo de, de Roger Waters. On dit que David Gilmore u t、euh, Nick Mason, qui étaient les deux seuls autres membres、mm -hmm. de Pink Floyd qu'il y avait à l'époque, venaient simplement pour enregistrer l e u r t r u c Ils ne prenaient même pas la peine de discuter avec Roger Waters, savoir、mm -hmm. si on devrait changer telle ou telle chose. Ils sont venus comme des musiciens de studio, ont fait mauvaise, leur t v a i l Très mauvaise période pour Pink e x a c t e m Mais moi, je, je trouve que l'album、oui. est intéressant, le concept aussi derrière ouais, ça. Écoute, est, c e c'est un, un, un album sérieux, c'est un album qui est très, très、euh, travaillé,、mmh. euh, mûri, inspiré, sauf qu'il、euh, ne me touche pas. Non, ben, je, je, peux comprendre, parce que j'ai été comme ça aussi assez longtemps.、Mm -hmm. euh, c'est, par un p u r hasard, en fait, que je me suis mis à aimer ça, cet, album-là. Je l'ai réécouté une fois pour le présenter,、euh, je crois que c'était à leur concept ou à album、mm -hmm. classique. Et,、euh, j e partait à reculons, et finalement, e n le réécoutant, je me suis dit, bah,、voilà, ouais. c'est, c'est, t r è s b i n J'ai accroché.、Bon. Ouais, ouais, mm -hmm. j'ai accroché pour fin finalement,、euh, donc, pour l'aimer cet album. En 1984, cette fois-ci, bien, c'est Yoko Ono qui on inaugure plutôt le Strawberry Fields dans Central Park, bien sûr,、oui. ce lieu de rassemblement de tous les fans des Beatles qui, voy qui voyagent à New York, bien、oui. sûr.、Euh, D'ailleurs, on peut apercevoir la fenêtre du Dakota où habitaient John Lennon et Yoko Ono, où h a b i t e encore Yoko、oui. Ono, en fait, à l'époque. Si on se tient en plein milieu de, de, du signe Imagine, on n'a qu'à lever la tête on peut voir justement ce, ce, ce, cette fenêtre. J'ai jamais visité ce fameux.、Euh, Strawberry Fields. Moi non plus. Et maintenant, à peu près tout le monde autour de moi sont allés. Ils me disent que je devrais y aller, que j'aimerais ça, mais. Je, je,、ah, il va je, falloir y aller. Oui, effectivement. Il va falloir qu'on aille à New York. Nous avons également en 1984, cette fois-ci toujours, en fait, Van Halen, qui est encore au numéro 1 avec Jump, qui a été un excellent succès. Je pense、mm -hmm. qu'on en a parlé de ça la semaine dernière, d'ailleurs, que Jump、euh, venait d'arriver dans les palmarès. Oui, o u l est resté quand même assez longtemps au numéro 1.、Oui, je peux、un. te dire que ça avait été un succès vraiment majeur. Et、mm -hmm. euh, même les Même les amateurs de métal à l'époque appréciaient John parce qu'ils、ouais. en même s u r p r e n a e n t Le solo de guitare est excellent, moi je、oh, trouve sur John. C'est du grand édition. C'est juste u e petit clavier cheesy. Ça c'est la...、euh... pas très très bon. <rire> Nous avons aussi en 1991, cette fois-ci, le décès de Leo Fender, bien sûr, qui a été à la tête de Fender Guitars、ouais. pendant plusieurs années pour finalement se retrouver. En fait, il avait reparti une nouvelle GNL. compagnie, GNL. GNL.、Oui. Euh, à la fin de ses jours, parce que lui avait vendu、euh, les guitares Fender à la fin des années 60 pour une modique somme, je crois, de 4 millions,、euh, ce qui n'était pas très, très,、mm -hmm. euh, très, très fort à l'époque、euh, de sa part. Mais bon,、euh, il a pu faire fructifier son argent. D'ailleurs, il restait à l'emploi de la compagnie pendant quelques années、ouais. aussi. Euh, mais les guitares Fender, malheureusement, ont perdu beaucoup en qualité par la suite.、Ouais. Bah, moi, je n'ai jamais été un amateur、euh, de guitares Fender.、Hein. Mais par contre,、euh, j'aimais beaucoup leurs amplificateurs.、Euh, oui,、ouais, ils、euh, sont le, très a m p l i f i c a t e s Le b a s s m a n le Twin r e v e r b qui est vraiment un des meilleurs amplificateurs que j'ai per personnellement possédé. Ça, c é t t un. Les, les seules choses que je trouve bien pour les guitares Fender, c'est la, la précision bien sûr, du son, là, qui est quand même bien, mais la légèreté surtout, comparé、ouais. à avoir une Gibson Les Paul、ah、qui oui, est, est extrêmement lourde. C'est puis... très léger, mais par contre, la, la, la Fender est beaucoup plus. La touche sais, est moins bonne.、Là. La touche est moins bonne、mmh. et ils sont très fragiles ouais, effectivement. au niveau de l é lutterie. Effectivement, il faut faire très attention、ouais. à ç La les, les Paul est à peu près la guitare la plus stable au monde.、Là. Alors On que peut l'acheter la, la, dans les marches, q u e Oui, oui. Tout à fait, alors que le Stratocaster, là, était u t le t e m p en train de e faire ajuster ça. Il peut partir dans un coup de vent.、Ouais. <rire> Et nous terminons, euh, cette euh, journée d'éphéméride en 2005, alors que MTV présente le dernier épisode de la télé, r é a l i t é des Osbornes, u、wow. qui a été à l'origine vraiment d'un phénomène de ces familles riches qui filmaient tout simplement leur quotidien.、Mm -hmm. euh, on l'a vu par la suite, il、euh, y a Gene Simmons qui l'a fait. Oui, aussi. o u i s a u s un paquet de monde, là. o u i a l les Hulk Hogan aussi. Et、mm -hmm. là, c'est les sœurs Kardashian qui、euh, se filment dans leur vie de tous les jours. On les voit à l l e magasiner, ce qui est vraiment,、euh, Pathétique. p t t i q u e et peu tragique.、Oui. Mais The o s b o r n s avait une certaine qualité, justement, où on essayait de. de bien, un peu comme la série de Jim Simmons, on essaie d'avoir un scénario, au moins une ligne directrice par épisode, alors que certains autres, c'est vraiment、euh, juste、oui. les filmer en train de manger, c'est un peu n'importe quoi. <rire> <rire> Qui... Mais、euh, c'est ça, ça, ça a mis fin à l'agonie, mais le mal était fait. Hein,、oui. Et o s、euh, b o r n s jusqu'à ce moment-là, jusqu'au début de la série, The o s b o r n s était vu comme un fou. Ouais, ouais, ouais. Un fou, mais、euh, pas un imbécile. Non, à partir ça... du moment de la série, bon, maintenant on considère que c'est un clown. Oui, et bizarrement, en fait, non pas bizarrement, mais、euh, la personne qui en a le plus profité de cette série-là, c'est Sharon Osborne,、ah, u、ouais. la femme d o z z y qui、ouais. anime encore,、euh, a eu un talk show, anime、ouais. des émissions de télé-réalité et a été juge à American Idol. Euh,、mm. euh, elle avait un potentiel, bien sûr, elle a été l'agente d o z z y Osborne u pendant plusieurs années, elle l'est toujours, en、mm -hmm. fait, elle, elle connaît comment ça fonctionne, mais Mais elle avait besoin d'un petit coup de pouce pour aider à mousser sa popularité.、Oui. Grâce à cette série-là, ça a fonctionné. C'est ce qui nous amène à la journée du 22 mars, qui était donc jeudi de cette semaine. n e u s d é b u t o en 1943 avec la naissance de George Benson, qui célèbre ses 69.、Euh, Dis-je, oui. George Benson, qui célèbre ses 69 ans, voilà,、euh, qui est un guitariste, bien sûr,、euh, à la fois jazz, soul, blues,、euh, qui、oui. est connu pour、euh, plusieurs albums、euh, solo, et d'ailleurs un album qui s'appelle The Other Side of Abbey Road, que j'ai écouté, qui est vraiment extrêmement intéressant. Il、oui. faudrait、voilà. que j e n t e n d e ça.、Ouais. Ah, c'est vraiment très, très bon. Je pourrais t'en emmener、euh, une copie ou t'en te le faire écouter au moins, puisque c'est toutes les pièces d'Abbey Road qui sont reprises par George Benson et son groupe qu'il a formé pour l'occasion.、Euh, un peu plus jazzy, mais également. Très soul, la reprise entre autres de、euh, I Want You, je trouve, est vraiment très très génial. Donc,、oui. On utilise beaucoup plus d'instrumentation、oui. euh, tout en gardant toujours la ligne directrice dans chacune des pièces. e r e s t a intègre. Exactement.、Oui. C'est un album déconstruit en fait, puisque、euh, les pièces ne sont pas dans l'ordre qu'ils ont été présentées、euh, nécessairement、oh. sur euh, euh, Abbey Road des Beatles. Donc、euh, je t'emmènerai une copie de oui, ça. Oui, je pense que tu vas, tu,、oui. tu, tu, tu, tu vas aimer ça. Euh, ce qui nous e m m è n e cette fois-ci à la journée, de,、euh, non, pas la journée du 22 mars, au jour, mais plutôt l'année 1943 encore, où nous avons la naissance de Keith Ralph, chanteur des Yardbirds. C'est、ouais, ça. Qui, qui est euh, décédé、euh, d'une.、Euh, il était électrocuté. Ouais, électrocuté. en j o u a n t des g u i t a r e é l e c t r i q u e chez lui. Effectivement,、mm. ce qui est très malheureux. En 1948, nous avons la naissance de Randy Joe Hobson, bassiste de Montrose, ainsi que de Johnny Winter.、Mm -hmm. Donc, très très bon musicien. En 1963, ce sont les Beatles qui lancent Please, Please Me en Angleterre, bien sûr. Donc, ça, a fait, ça a été l u 45 tours ou l'album?、Euh, c'est une très bonne question. Je crois que c'est l'album en 63.、Euh, 45 tours a dû paraître un peu plus tôt, peut-être à n l à Non, non, non, non. Il, il, il, il est passé en même temps. Je pense que c'est en février, par exemple. Oui, oui, oui. Il me semble que oui. Et、euh, par la suite, l'album qui a été enregistré extrêmement rapidement.、Mm -hmm. On se rappelle, 9 heures d'enregistrement pour、ouais. cet album. Et, Mais, et ça paraît parce que John Nella n'a plus de voix à la fin de Kristen Child. Oui, et ça, ça en fait un très, très, très bon album, par、ouais. contre,、euh, à, à mettre dans toutes les mains、ouais. si jamais vous n'avez pas entendu ça.、Mm -hmm. Et parlant justement de très bon album, eh bien, en 1965, c'est au tour de Bob Dylan de lancer l'album Bring It All Back Home, qui est vraiment.、Euh, en fait, c'est mon album préféré de Bob Dylan. Oui.、Euh, Euh, Lorsqu'on tombe dans sa période、mm -hmm. électrique, plutôt,、oui. puisque、euh, la première partie de l'album est, est électrique et la seconde partie est、mm -hmm. acoustique, ce qui, ce qui vraiment fait.、Euh, ce, ce, Best ce, of ce, both words. l Oui, exactement, c'est、mm -hmm. une balance géniale entre les deux styles. En 1967, ce sont les Who qui donnent leur premier concert aux États-Unis. C'était au Paramount de New York.、Mm -hmm. Et ça leur a pris quand même beaucoup de temps avant de s'en v e n e r aux États-Unis, les Who, p a r c e q u、euh, i l s ont commencé en 6 5 ou 6 6 65. 65, et、ouais. ça a pris quand même un bon deux ans avant vraiment de、ouais. pouvoir、euh, aller rejoindre un public américain、euh, en direct, Tout e f a i v e Il me semble que、euh, dans son autobiographie, il me semble qu'Ace Reilly dit qu'il était là、euh, pour、ah ouais. ce concert-là et ça a changé sa vie. Hein, ben,、euh, il a décidé qu'il devait devenir une rock star. C'est clair. Heureusement,、oui. il est chanceux parce que c'est a g r i u é Exact. <rire> Uh, en、euh, 1974, cette fois-ci, oui, c'est Ten Years After qui d o n n e leur dernier concert. C'était au Rainbow de Londres. Oui. Bien sûr, par la suite, ils sont revenus ensemble.、Mais、ils existent encore. Ouais,、bon. Sauf qu'Alvin Al Lee ne fait plus partie du groupe.、Mm -hmm. Il a é t é remplacé par un jeune guitariste, chanteur, qui est vraiment excellent. Et、ah, le、ouais? dernier album qu'ils ont sorti, je pense qu'il s'appelait Now,、euh, qui est sorti il y a 5, 6 ou 7 ans. Il est vraiment bon.、Là. Ah oui.、Oh, ah, oh, ouais. Très, très, très intéressant. Euh, nous avons aussi en 1974 des、euh, Eagles、euh, qui lancent leur troisième album. L'album se nomme On the Border. u、oui. euh, n album,、euh, on peut dire, qui n'est pas nécessairement mémorable des non. Eagles. Non, c'est ça. <rire>、euh, La hier... pochette est laide. Oui, ah, ça, ça. ça Il y a beaucoup, beaucoup de mauvaises pochettes. <rire> ça me surprend pas des Eagles, par contre. En 1975, ce sont The Rolling Stones qui entrent en studio, les studios Musicland, afin de débuter l'enregistrement de ce qu'allait devenir l'album Black and Blue、messieurs. Ah, parlant de, de mauvais albums.、Oui. Black and Blue. l e premiers e t vraiment mauvais. Ouais, oui, ouais, effectivement. Oui. Ils, ont, ils ont eu du mal à partir de là à vraiment、oui. revenir a i m n t r e un peu à l'avant-scène. En 1978, ce sont The Police qui signent un contrat avec AM Records, donc, qui, qui allait produire、euh, tous les albums, l'ensemble des albums de The Police.、Oui. Euh, Petite carrière, quand même assez courte pour le groupe, qui a connu vraiment. Cinq albums. cinq albums en, je crois, en quatre ans, quelque chose. Quatre Alors, cinq ils ont été ans, extrêmement、ouais. productifs pour la、ouais. période qu'ils ont été. Je pense qu'ils ont profité justement de ce、mm -hmm. qu'ils qu avaient devant eux. Et lorsque ça ne fonctionnait vraiment plus, ben, ils se sont séparés, tout simplement. n o s o n s également en 1980, Pink Floyd, qui est au numéro un du palmarès américain, avec Another Brick in the Wall, bien sûr. t r è s facile. Ça aussi, c'était un gros, gros, gros, gros succès. Et c'est une pièce brûlée. Oui, oui,、mmh. et c'est la seule pièce de Pink Floyd, je c r o i qui a joué dans les discothèques aussi o u i c'est vrai, vraiment, ça a joué dans les discothèques. c e s t extrêmement populaire. Oh, oui. <rire> incroyable. Ça, ça fait disco, hein, cette pièce-là. Effectivement. C'est même pas funky, c'est disco.、Ah, Euh, D'ailleurs, Another Brick in the Wall Part 2 qui a été、euh, mon premier thème à la radio quand j é t a i s au secondaire. Ah oui? Oui, j'étais à l'école secondaire, c'est une émission de midi, et on faisait jouer cette pièce-là, surtout pour les paroles, vraiment. Ah oui, évidemment. C'était la rébellion <rire> des jeunes.、Oui. En 1 9、euh, 8 6 dis-je, dis cette fois-ci, c'est le décès de Don Murray, batteur des Turtles.、Euh, malheureusement, il est décédé d'une complication d'une opération à l'estomac.、Mm -hmm. Donc,、euh, une bactérie, je crois, qui s'est installée là, c'est très, très triste.、Mm -hmm. Et on termine en 2004、euh, en, lorsque, lors d'un sondage sur yahoo.com. Ozzy Osbourne a voté la personne la plus adéquate pour accueillir les extraterrestres sur Terre. Bien、ah, sûr, ça fait partie de ce dénigrement, Ozzy Osbourne. Je suis vraiment pas d'accord avec ça parce que, <rire> tu sais, d'envoyer comme représentant de la race humaine. Euh, la personne,、euh, une des personnes les moins brillantes, là,、euh, <rire> alors qu'on s'attend, on s'entend, si、euh, jamais d e s extraterrestres arrivent sur Terre, ils vont être supérieurement intelligents à、ben、l e s p o i pour avoir voyagé jusqu'ici. Et de leur envoyer aux Osborns, ce n'est pas une bonne idée, mais pas du tout. <rire> C'est plutôt le contraire. <rire> Écoute, on va aller,、euh, on va l'entendre, on va aller écouter un petit bloc musical constitué de rock'n'roll. Euh, et des choses de, dont on va reparler dans un moment. On va entendre Elvis, mais on va aussi entendre cet immense classique que vous êtes à l'antenne de la seule radio à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're going rock. Around 10 o'clock tonight, watch the track, wag, soak. Join me, hop. We'll have some fun when the clock strikes.、One. We're going to rock, around. The clock you <laughs>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 Locked、and start a rock and round the clock again. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock, gonna r o c k around the clock tonight. Mr. Mr. <laughs>、oh, well,、I、bless you my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, ooh. Yeah, yeah, yeah. Well, my hand is shaking and my knees are weak. I can't seem to stand on my own feet. Who do you think?、Oh, when you have such luck, I'm in love. I'm all shook up. Ooh, Please don't ask me what's on my mind. I'm a little mixed up on t f e e l f i n e When I'm near the girl that I love the best, my heart beats so it scares me to death. When she touches my hand, w h a t a chill I got. Her lips are like a volcano n h a t s hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. My tongue gets tired when I try to speak. My inside shakes like a leaf on a tree. There's only one cure for this body of mine. That's to have that girl and her love so fine. She touched my h a n d and what a chill I got. Her lips are like a volcano that's hot. I'm proud to say that she's my buttercup. I'm in love. I'm all shook up. Ooh, ooh, ooh,、yeah, yay, y a h エイエイ、エイエイ、アンアンシュカー。エイエイ、エイエイ、アンシュカー。 Euh, et juste avant ça, on a entendu un autre classique、euh, du rock'n'roll,、euh, Bill Haley a n d the Comets,、euh, Rock Around the Clock. Euh, et euh, ça, c'est、euh, tiré d entre autres d'abord par un 45 tours, mais、euh, la version que j'ai prise, je l'ai prise sur、euh, l'album、euh, du même nom, Rock Around the Clock,、euh, qui est sorti en 1956, album absolument essentiel pour、euh, les amateurs、euh, de rock'n'roll. Et、euh, cette semaine. C'était、euh, le 19 mars, c'était la sortie. Oui, la sortie euh, euh, du film Blackboard Jungle,、mm -hmm. euh, qui est sorti le 19 mars 1955.、Mm -hmm. Donc,、euh, film culte pour ce qui est de la culture rock、euh, mm -hmm. des années 50, m a i e n sûr, où on a utilisé d'ailleurs cette pièce-là、euh, euh, comme pièce-tide, quoi, du film? Oui, ben, c est, c est, non, c'est dans le générique de la fin, ça. Oui, oui, oui. Si on cherchait, en fait, c'est les producteurs du film qui se sont informés auprès de, de, de leurs、euh, jeunes,、euh, c'est-à-dire leurs, leur, leur, peut-être pas leurs enfants, mais、mm -hmm. les jeunes qu'ils connaissaient,、ouais. à savoir, Euh, D'avoir une pièce qui représenterait justement la mentalité des jeunes,、euh, des jeunes gens.、Euh, et donc, on a choisi、euh, oui. justement cette pièce-là. Et, et bien, bien sûr, ça a été le point de départ de plein de troubles, hein, parce que lorsqu'on a présenté ce film-là, notamment à Londres,、euh, il y a eu des éboues. Oui. <rire> oui, effectivement. C'est drôle, un film qui cause des éboues. <rire>、ah, C'était la culture de l'époque. Oui. Mi 17, vous êtes à l'émission c l a s s i q u en compagnie de Simon f i t z b a y et Alain Lefer, l'émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et là, on en est rendu aux éphémérides du 23 mars.、Et、effectivement, on débute en 1963 alors que les Beach Boys lancent s u r f i n USA, bien sûr, album très, très, très important,、euh, comportant la pièce h o m o n y m a i s également,、mm -hmm. la pièce du même nom qu'on retrouve sur cet album,、euh, qui a vraiment aidé à forger leur,、euh, leur identité de groupe californien, donc、euh, vraiment influent. Euh, il avait lancé également l'album Surfing Safari、euh, quelques temps plus tôt, donc、euh, ils étaient aussi extrêmement productifs, c o m p a a r t i non pas comparativement aux Beatles, que, que dis-je, mais donc,、euh, un peu comme les Beatles, j u s t e m e n passé beaucoup de temps en studio ainsi que sur la route à faire d e s concerts. En 1964,、euh, eh bien, c'est l'apparition de In His Own r i g h t un livre écrit par John Lennon et lancé、euh, donc, en Angleterre Euh, donc, un livre de poèmes, hein, de poésie. Moi, c'est ça,、euh, de poésie, de pensée. Quelque peu enfantine, un certain e de、oui. ouais, petits d e s s i n effectivement. Euh, euh, pas nécessairement indispensable、euh, pour un amateur de rock. Non, c'est ça,、chose. ça a été un succès littéraire, euh, surtout euh, à cause de. Oui, il y avait même un CMP. Oui, oui, oui. Mais c'est、ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> grâce au nom de l'auteur plus que d'autres、oh, choses. Oui,、oh, oui. En 1968, nous avons la naissance de Damon Albarn, chanteur de Blur, mais également de Gorillaz, bien、mm -hmm. sûr, Un groupe、ouais. très très populaire ces temps-ci. Oui. Ben、depuis quelques années. Oui, oui,、ouais, depuis、okay. 2000, 2003, je pense même. Même, j'aurais pensé une dizaine d'années. Ah, c'est bien possible, c'est bien possible. Ils ont commencé,、euh, nécessairement, pas nécessairement sur album, mais d'ailleurs,、euh, c'est le premier album où ils acceptent de, de, de, de se présenter sur scène en tant qu'eux-mêmes.、Mm -hmm. que les membres de Gorillaz se cachaient derrière des personnages、ouais. fictifs euh, et euh, les concerts étaient quand même assez géniaux parce qu'on les voyait seulement derrière、euh, un rideau blanc et parfois on pouvait voir les marionnettes aussi apparaître. C'était que、mm -hmm. quelque chose d'assez cool. Nous avons aussi en 1970 Alan Klein qui remet les enregistrements de Lady B à Phil Spector, bien sûr, alors que les Beatles、euh, avaient un peu abandonné le projet, ne voulaient plus nécessairement rien savoir de ça. 6 0 Peut-être plus 69. Oui, 69, 69, certainement, ouais, parce ouais. que. Parce que là, en mars, l'album、oui, est sorti. exact, c'est vrai. <rire>、euh, c、euh... Il était même sur des palmarès. Ouais, c'est 69, c'est probablement, u、euh, donc, une erreur ici de, de, de, de, de, la, de la source des éphémérides.、Euh, mais oui, donc, Phil Spector qui a quand même,、euh, permis à cet album-là de paraître, de、mm -hmm. voir le jour, malgré que,、euh, ses, ses, ses arrangements n'ont pas plu. nécessairement aux Beatles,、hein? Ringo Starr qui avait demandé à Phil Spector, alors qu'il était là, lors d'une période d'enregistrement où on réenregistrait des cornes pour certaines des、mm -hmm. pièces, il l avait traîné dehors par le bras, il avait dit qu'est-ce que t'es en train de faire avec ce qu'on a fait comme <rire> musique,、euh, mais ça a aidé peut-être un peu à la popularité de, de, cet、ouais. album-là.、Ouais. En 1972, cette fois-ci, Pink Floyd débute,、euh, débute, dis-je, le film, oui, a f i l m é un concert dans、euh, les ruines de Pompéi. Ah oui, c'est、oui, ça. Donné...、Bon. h、oh, oui, ça, c'est. D'ailleurs,、bon、faudrait que je réécoute. J'ai la, la, la, la version sonore des pièces、oui. où on peut les entendre. J'ai également le DVD de、oui. ce concert-là、euh, qui est vraiment génial. a b s o、oh, l u m e n t C'est la, la conceptualisation aussi, le, cette idée-là d'aller jouer dans des ruines à Pompéi,、mm. c'est vraiment. C'est pas mal la、euh... ma période préférée de Pink Floyd, d i s Oui, moi aussi.、Mm. Moi aussi.、Mm. Juste avant d'un r t s a l o v the Moon,、oui. euh, avant qu'il devienne vraiment D'ailleurs, dans le、maintenant. film, on les voit qui commencent à enregistrer d a r e c a l o v e the Moon. Effectivement, c'est un très très beau、euh, document historique. Nous avons en 1979, cette fois-ci Van Halen qui lance l'album Van Halen, too.、Oui. C'est un bon album, mais、euh, très, très très ordinaire, très moyen comparé à mon premier.、Oui. Le premier, c'est un chef-d'œuvre. e C'est c s s un u l a i q C'est un classique intemporel,、mm -hmm. effectivement. Et nous terminons en 2008 avec le décès de Neil Aspinall, ancien dirigeant de la corporation Apple, bien sûr, pour les Beatles, décédé d'un cancer.、Oui. C'était un ami d'enfance de Paul McCartney et George Harrison, et c'est eux d'ailleurs qui l'ont demandé dans de les reines. C'est un des, des rares qui était, je dirais, dans l'œil de, de, de la tornade, de l o r a g a n Euh, pendant la Beatlemania, là, qui était vraiment proche des Beatles, là, qui, qui a vu tout ce qui s'est passé de, de, de proche. Effectivement. Malheureusement, il est décédé il y a quatre ans. C'est très malheureux. On passe au 24 mars. 24 mars, et nous débutons en 1945, alors que Billboard publie sa toute première édition、euh, du palmarès des ventes de disques. Et c'est Nat Kinko g l e qui était au numéro un. Ouais. Euh, donc, bien sûr, Nat k i n g c o l e、euh, était la grande vedette des、mm -hmm. années 40 là, pour ce qui est de la scène、euh, de la soul、euh, ou de la pré-soul, si on veut,、euh, à cette époque-là. Très, très grand chanteur. En 1958, c'est Elvis Presley qui se rapporte à l'armée américaine où il allait devenir le fameux G.I. qu'il e <rire> qui pastichait、mm -hmm. sur ses albums、euh, et q u i allait、euh, faire jouer, interpréter plutôt dans ses films quelques années plus tard. En 1962,、eh、bien, ce sont Keith Richards et Mick Richards. <rire> Keith Richards et Mick Jagger, dis-je, qui jouent ensemble pour la toute première fois、euh, dans le groupe Little Boy Blue and the Blue Boys. <rire> Quel mauvais <autre> groupe. <rire> Effectivement. Tu sais, je disais cette semaine que、euh, c'est Mick Jagger euh, qui euh, disait qu'il ne faut pas s'attendre à une tournée des Stones,、euh, 50e anniversaire cette année, mais plutôt l'année prochaine, en 2013. Ah ouais? Le problème, c'est que Keith Richards, semble-t-il, ne、euh, s'est jamais vraiment remis、euh, de sa chute là,、mm -hmm. en bas d'un arbre,、mm -hmm. puisqu'il s'est.、Euh, Il y a eu une fracture du crâne.、Ah, oui. Et、euh, il, il est rouillé, semble-t-il. Il a de la difficulté à jouer. Alors,、euh, il va prendre ce temps-là pour、euh, vraiment s e remettre. remettre、euh, oui. ouais, c'est、oui. une bonne chose. C est, c est. Tout à fait. On lui s a i t un grand rétablissement. On, oui, tout à fait. fait. Et、euh, on, on va oublier le Rolling s t o n e cette année. Ouais, effectivement. C'est、ouais. ouais, très triste. Mais s'ils、ouais. reviennent, déjà, c'est、ouais. quelque chose d'assez incroyable. Ah, ben、là. oui. Ils ont aussi en 1966 Simon et Garfinkel qui font leur première apparition dans les palmarès britanniques avec la pièce Homeward Bound. Oui. Donc, ça a été le début vraiment Oui, ça, ça a marché ça a pour、clair. eux d'abord、euh, en, en Angleterre. Angleterre. Oui. oui, avec un public peut-être un peu plus、euh, c un peu plus familier. Réceptif à ça. Réceptif, oui. oui, à ce genre de musique-là, puisqu'aux e États-Unis, on était encore dans une certaine vague des débuts de s début s de rock'n'roll.、Mm -hmm. Ça a commencé en 1964, mais il y a certains endroits, ça a pris vraiment du temps avant que ça arrive.、Mm -hmm. e、euh, t il y a pas vraiment d'influence de country sur la musique de Simon Garfinkel, ce qui aide pas nécessairement à se faire connaître aux États-Unis non plus à cette époque-là. En 1973, cette fois-ci, c'est Lou Reed qui se fait attaquer sur scène par un fan et il s'est fait mordre au visage alors qu'il faisait un concert. Ça devait être dans la période de Berlin à cette époque-là. C'est vrai、ouais, que c'était fait mordre le derrière. C'est peut-être le derrière aussi.、Ouais. Peut-être qu'on a, a décidé de rester p o l i Il est en train de chanter、euh, Waiting for the Man、mm -hmm. qui, euh, compte, euh, ben, en fait, qui parle de, de, de. Transaction de drogue. C'est ça. En fait, c'est un toxicomane、mm -hmm. qui attend son pocher、ouais, pour avoir sa dose. q u e s quand même n u l e part. Lou r i e d disait souvent, d'ailleurs, il, il, il y a eu des attaques par rapport à sa collaboration avec m e t a l l i c a sur l'album Loulou. Il disait Moi, j'ai plus de fans depuis、euh, le s début s des années 70 et、euh, je pense qu'il qu se fie peut-être à cet événement-là pour juger,、euh, ouais. juger de ça. Et... Tellement pas de fans que ceux qui viennent à ces spectacles le barrent. Oui, exactement. <rire> en 1973, toujours, c'est Alice Cooper qui est au sommet du palmarès des ventes britanniques avec Billion Dollar Babies, bien sûr. Excellent, excellent album、euh, de Alice Cooper.、Mm. En 1973 également,、euh, eh euh, peut-être qu'Alice Cooper euh, allait. Euh, Tranquillement descendre des palmarès, puisque Pink Floyd lance Dark Side of the Moon,、oui. donc en Angleterre, excellent album,、euh, l'album phare de cette formation-là, qui est considéré、euh, par plusieurs comme un genre de r i t e de passage musical à l'âge adulte chez les adolescents. Quand on écoute ouais, ça, on, on, on prend un coup de vieux. On、euh, rentre dans un univers、euh, incroyable d'où on ne sort à peu près jamais. Effectivement. Et、euh, <rire> moi, moi, pour avoir écouté cet album-là au début de l'âge adulte, e、euh, l'avoir trouvé vraiment tripant, et ça m'a permis, ça m'a ouvert les yeux, sur, ouvert les oreilles. Plutôt sur différents styles、mm -hmm. musicaux. Pour l'avoir écouté il y a quelques temps, il y a un an de cela, et, et avoir vraiment porté attention aux paroles, je me suis rendu compte à quel point oui, ça décrit. Euh, v r a i m e n t l'âge adulte.、Là. Quand on arrive,、oui. on se rend compte. En fait, Roger Waters disait qu'il avait pris conscience qu'il allait mourir un jour lorsqu'il、oui. a commençait c à é a r i r e Oui, c'est le passage et... du temps. Et... Exactement.、Oui. exactement. Ça paraît beaucoup. C'est pas exagéré de dire que, l o r surtout q o n s u quand on comprend l'anglais,、euh, euh... on ne s'embête jamais de Dark. C'est le truc. Exactement. Mon...、Ouais, c'est vraiment、euh, rite de passage et.、Euh... Mais pas e x a g é r é Non, c'est、ouais. un album、euh, dont on, donne... on ne revient pas. Exact. En tout cas, on n'est plus jamais la même personne. C'est ça.、Oh, oui, <rire> effectivement. En 1982, cette fois-ci, d'ailleurs, ça tombe très bien、euh, aujourd'hui, n'est-ce pas?、Euh, oui. Puisque c'est Iron Maiden qui lance The Number of the Beast. Oui. Et ça、ben、risque oui, de se、fait. retrouver, j'imagine, dans euh, le euh, spécial 82. Bien oui, c est, c est, évidemment, c'est l'album、euh, Véné c l a s s i q u e que je présente、euh, cette semaine. Et j'ai choisi de présenter un spécial 82 parce que, justement, cette semaine, c'était la sortie de The Number of the Beast, l'album incontournable, un des、ben、grands、oui. classiques de l'histoire du métal.、Euh, curieusement, par contre, l o r s q u e Je l'ai entendu la première fois parce que j'étais déjà un fan de Maiden depuis un très bon bout de temps.、Mm -hmm. euh, J'avais été déçu. Ah oui? Oui, oui.、Ah, ça, ça euh, parce、bien. que je préférais la voix de, de, de Pauliano. d、ah, Et là,、oui. Dickinson est arrivé.、Euh, J'aimais moins sa voix, sa voix haut perché. Je n'aimais pas tellement.、Euh, par contre, les pièces étaient vraiment. Le matériel était très fort, euh, euh, des textes intéressants. Euh, c'est quand je l'ai vu en spectacle Bruce d i c k i n s o n que j'ai compris que c'était. Écoute, c'est tout simplement un des meilleurs showmen de l'histoire du rock.、Oh, oui. là, Bruce d i c k i n s o n absolument. Pour moi, c'est un des cinq plus grands、euh, frontmen de l'histoire du rock. Oh oui, bon, ça, c'est sans aucun doute,、mm -hmm. vraiment. Ce qui nous amène à l'année 2001, en fait, où un segment de l'autoroute 19 de Géorgie est renommé d w a y n e Almond Boulevard, près de l'endroit en fait, où il est décédé dans un accident de motocyclette en 1971, donc 30 ans auparavant. Ouais, ça a pris 30 ans. Ça a pris 30 ans pour le faire et ce n'est pas l'endroit exact. On a, on a déplacé un peu cette partie en f a i t q u i e s t nommée à son nom. J'imagine p que le, le parcours a été déplacé. Oui,、ouais, exactement.、Mm -hmm. Ce qui nous amène donc à la dernière année de cette journée du 24 mars. En 2005, nous, nous avons le décès de Rod Price, guitariste de Fogat, h qui lui est tombé dans un escalier et、oui. malheureusement, ce fut fatal pour、oui. lui. Il ne reste plus grand monde de Fogat. h Le groupe existe encore, hein,、mm -hmm. mais、euh, les deux membres principaux, Rod Price et Dave p e v r e t sont morts tous les oui. deux.、Oui. C'est très malheureux. C'est ce qui nous amène en fait à la dernière journée d'éphéméride, de ces éphémérides du 19 au 25 mars, avec d'ailleurs la journée qui représente le dimanche, c'est-à-dire le 25 mars. Et nous débutons en 1942 avec la naissance de la très grande dame du, de la Soul, Aretha Franklin, qui célèbre ses 70 ans cette oui. semaine. Oui. Donc, euh, toujours, euh, je ne sais pas si elle est encore extrêmement en forme, mais toujours en voix par terre. La dernière、contre. fois que je l'ai vue, elle avait un chapeau très laid、euh, euh, à l'intronisation. Est-ce qu'on dit intronisation? o u、euh, ouais, l'intronisation. De, de, de Barack Obama. Oui, oui, oui. Elle était là. Et d'ailleurs,、euh, je crois qu'elle devait chanter au funérail de Whitney Houston, mais elle a dû se désister à la dernière minute pour、euh, cause de santé.、Oh. Donc, j'espère qu'elle va bien. <rire> Nous avons aussi, en 1947, la naissance d'Elton John, donc, q est lui qui célèbre ses 65 ans aujourd'hui, euh, p o u r cette semaine, u donc, qui, u h n homme,、euh, toujours aussi flamboyant, u、euh, oui. n homme qui fait beaucoup de sorties aussi,、euh, c'est-à-dire,、euh, qui, qui est d'ailleurs toujours en guerre avec Madonna, à <rire> ce qu'on sache. C'était un peu incroyable. Oui, c'était assez véhément lorsqu'il lorsqu parlait d'elle、mm -hmm. quand elle a chanté au Super Bowl. Oui,、ouais, ouais, et、euh, aussi, c'était au Golden Globes où elle a reçu un prix. En fait, les deux en nomination pour、mm -hmm. euh, trame sonore de film.、Ouais. Euh, et、euh, c'est Madonna qui a gagné. Et c'était le mari d'Elton John qui avait dit que jamais Madonna gagnerait parce qu'elle n'est vraiment pas bonne compositrice, etc. Il n、bon, a, y a <rire> pas fait de ma raison, par contre.、Là. Oui, oui. oui. Et, oui. Ce qu'Elton John avait dit、euh, d'elle、euh, par rapport au spectacle du Super Bowl, c'est pauvre fille. Comment tu vas faire? Tu vas être obligé de chanter et tu n'es pas capable. Tu peux、oui. gagner du l i p s y n c <rire> Exact. Exactement. Et on a pu voir vraiment que le, le niveau de l i p s y n c était assez apparent. Oui, là, au ben, Super Bowl. Sur, mais ça, la plupart des, des mélomanes le savent. C'est. C'est pas une chanteuse, Non, main, non, c'est une, une danseuse. danseuse. Effectivement. Une danseuse, effectivement. Tout. Nous avons aussi en 1960 Ray Charles qui enregistre Georgia on my mind, bien sûr, pièce qu'elle a suivi r toute sa vie, n'est-ce、mm -hmm. pas? Qui, qui, qui a été、euh, d'ailleurs adoptée、euh, par l'État de Géorgie comme étant la pièce officielle de l'État,、ah ouais. la version、mm -hmm. chantée par Ray Charles. Euh, et non pas celle par Offenbach.、Euh, non, effectivement. <rire> c'est une pièce, c'est un standard, en fait, g e o r g e a n d My Mind. Il、oui, euh, oui, faut, faut rappeler aux gens que ce n'est pas Ray Charles qui l'a écrit.、Mm -hmm. euh, D'ailleurs, j'ai déjà trouvé un enregistrement enregistré par Django Reinhardt et le Hot Love de France,、oh, g e o、oh, r g e a n d My oh, Mind.、Oh, c'est particulier,、oh, c'est vraiment différent comme、ouais. pièce.、Là. La version du e Riboulet est très bonne. Oui, il、ouais, mm -hmm. y a une très très bonne voix、ouais. euh, là-dessus.、Euh, On、si、la retrouve est... Sur,、euh... en fusion. En fusion, exactement.、Ouais. En, euh, ben, pas, pas sur l'album original, je pense. Mais, sur la réédition. Sur la réédition,、euh, en ouais, pièce bonheur, 5-5. On, on le trouvait sur.、Euh, en fait, il n'y a pas eu de DVD de ça qui a été lancé, mais sur les enregistrements、mm. qui avaient été faits, filmés, on, on le concert en intégrale, il、ouais. y avait eu cette version-là.、Ouais. Mais effectivement, ce n'est pas sur l'original. Mais ça, ça me, ça me déçoit un peu.、Mm. Oui. Nous avons aussi en 1960,、euh, 60, toujours, en fait, la même journée. C'est Roy o r b i s o n lui, qui enregistre une autre pièce très, très, très, très, très connue. Only the Lonely, bien sûr, qui a été、euh, son grand succès avec Pretty Woman dans les années 60.、Oui. En 1964, ce sont les Beatles qui font leur première apparition à Top of the Pops, où l'interprète c a n t b u y m e Love, bien、ouais. sûr, pièce très, très importante. On, on, on en parlait tout à l'heure. C'est un immense succès. Et puis aussi, c'est un des moments, un des nombreux moments marquants dans le film Hard Day's Night. Effectivement. En 1965, cette fois-ci, Bob Dylan avec la pièce de The Time, They Are a Changing, ainsi que Donovan avec la pièce Catch the Win, d entre tous deux,、euh, dans le palmarès britannique, et, u、euh, n est un peu la représentation de l'autre, tout dépendant du continent où on saute, hein. Bob Dylan、oui. est américain, Donovan est anglais, les deux, c e n je peux pas dire qu'ils s'équivalaient les deux, mais ça ressemblait beaucoup. Au niveau、euh, de leur production, au niveau de,、ouais. leur, euh, de, de, de leurs influences musicales. C'est un artiste majeur des années 60, Donovan.、Euh, tu sais,、euh, on, le Rock'n'Roll Hall of Fame vient juste de décider de l'introniser. Il était là, là. Il était là. là. Il s e s t a p p r i s était là. Il s t a i t était l Il était a i t e à Il a là. Il était était a i t là. a i t là. i t a i t là. Il était là. i a là. Il é t a i En 1967, cette fois-ci, ce sont The Turtles qui est au numéro 1 du palmarès avec Happy Together, donc pièce également très très importante dans la carrière de, de la formation des Turtles. Nous avons aussi la même année, en 1967, Cream qui arrive aux États-Unis pour débuter leur toute dernière tournée.、Mm -hmm. C'était vraiment l'époque où ça, ça, ça n'allait plus du tout entre Jack Bruce et Ginger Baker. Il était venu et... à Montréal. Oui, oui Je effectivement. Je pense que c'est le premier spectacle que Donald Tartan,、euh, Donald K. Donald a produit. Oui. Oui, oui、ah, ah, je me rappelle ça.、Oui. Ça n'existe plus, ça, malheureusement. Dans, dans, dans. Non, non, c'était r e j e t é par House of Blues. Après ça, c'est devenu.、Euh, pff, je ne me rappelle pas quoi. Ça a changé de nom, oui.、Voilà. Euh, oui. Gillette Entertainment. Oui, Rose Eve Co. o e、euh, t、euh, oui, e、euh, r i c Clapton qui était pogné carrément entre les deux, là,、mmh. avec, entre Ginger Baker et Jack b r u c e e t d'ailleurs Frank Zappa qui était allé rencontrer,、euh, lors de cette dernière tournée-là.、Euh, ils avaient rencontré également les deux,、euh, les deux jeunes femmes qui tiennent le musée,、euh, du pénis,、euh, ah, d e s、ouais. Rockstars, là,、oh, e s、oui, les je... Plastercasters. Plastercasters,、mmh. eff effectivement, mais ils disent qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas, e、euh, ils o n t pas,、euh... Ils se sont pas fait euh, honorer euh, par ces、euh, <rire> deux artistes,、euh, malheureusement. En、uh, 1968, cette fois-ci, c'est le 58e et dernier épisode de l'émission de télévision de Monkeys qui est présenté.、Euh, C'était à CBS ou à NBC.、Ouais, C'était un des réseaux majeurs. Oui, oui,、ouais. e ça a été、euh, par la suite, comme on appelle aux États-Unis, en syndication. Ça a fait à peu près le tour de、ouais. tous les réseaux hein, parce que l'émission a é t é v e n d u e l l e C'était bien meilleur que The Osbourne. Oui, effectivement, effectivement. <rire> D'ailleurs,、euh, je crois que l n i non pas l'essentiel, mais l i n t é g r a l a été lancée n DVD, là, récemment, de, de, a été r e l a n c é plutôt en、oui. DVD des Monkeys.、Euh, ça, ça pourrait être quelque、ah. chose d'intéressant à regarder, parce que moi, je n'ai pas connu ça du tout. Je n'ai pas vu jamais un épisode en rediffusion non plus. Je pense que j'en ai jamais vu un gomblé. <rire> Nous avons également 1972, e h、eh、bien, c'est America qui est au numéro un、euh, aux États-Unis avec, bien sûr, nul autre que A Horse with No Name,、oui. pièce、euh, i n c o n t o u r n a b l e Pièce incontournable de la formation, effectivement. Mais malheureusement, buglée par les radios commerciales. Très, très, très, très, très, très, très, très, buglée.、Oh, oui, oui, oui. Première pièce que beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes guitaristes apprennent à la guitare également. C'est deux accords, en fait. Donc, c'est très, très facile à jouer.、Euh, c'est ça, les mi, je crois, C'est ça, les mi m i、oui. n e u r Donc, ça, Ça, ça, ça rend la chose très intéressante. C'est une pièce qu'on peut commencer à jouer et、euh, qui peut nous encourager à continuer par la、mmh. suite. En 1979,、eh、c'est Van Halen encore qui lance un autre album. Ils étaient vraiment coordonnés, eux, dans leur, dans leur lancement d'album. Oui, il、euh, s <coughs> était e n assez discipliné, s je dirais, parce qu'ils réussissaient à tourner et à faire un album par année. Exactement.、Euh, sauf que là, a rendu à Van Halen 3,、euh, non, c est, c est van,、euh, en 1979, c'était Van Halen 2. Tout, oui,、plutôt. effectivement. C'est peut-être un problème d'année, en fait, puisque Van Halen 2, on en a parlé. Parce que, parlé, parce autre... que Van Halen、uh, 3, ça, c'est le, le dernier album qu'ils ont enregistré. Non, Van Halen 3, c'est le dernier album qu'ils ont enregistré dans les années 90. C'était avec le très médiocre、uh, Gary Sharon. Effectivement, ton troisième chanteur de Van Halen. T'as raison,、euh, raison donc on p a r l a i l ne a pas r e de... s t é le... là longtemps.、Va euh, en 79, c'était Van Halen 2. Ouais, on parle、euh... encore du lancement de Van Halen 2.、Euh, mm -hmm. ce ça, c'est ça.、Euh, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. C'est plutôt. C'est、euh, un bon album, mais、euh, il est moins bon que les autres. Oui, oui, a b l m e n t Il y avait eu aussi dans la même semaine, je crois, mais ça n'avait pas été in incorporé aux Ephémérides, la sortie de 5150. Euh, qui a été euh, donc, euh, lancé je, dans les années 80, je crois, c'est ça? En 84 ou 85, c'est en 85. 85,、oui. donc,、euh, qui, qui a été lancé dans la même semaine, par contre.、Hum. Mais ça, je ne l'avais pas intégré,、oui. c e n'est pas nécessairement un des grands albums de、euh, non, non, la formation. C'était le début d'une mauvaise période. Oui.、Ouais. <rire> Et nous terminons finalement,、euh, donc, cette semaine d'éphéméride du 19 au 25 mars en 1990, alors que Tom e l est arrêté pour avoir montré son arrière-train en public en j o r n e u C'est drôle, ça dépend des endroits, mais, tu sais, Gus y o n g fait ça depuis,、euh, depuis、ah, les、ouais. années 70、ah, partout, à、ouais. euh, chaque concert, et personne ne s'en refuse. Non.、Quoi. C'est comme quoi, une question de perception、euh, selon les endroits où on se trouve. Exact. Merci beaucoup, Simon. Merci.、Euh, je vous rappelle que Simon participe,、euh, anime, pas participe, mais anime, parce que tu participes aussi à deux autres émissions. Oui, ou,、euh, oui, effectivement. Euh, mais tu a n i m e deux émissions sur nos ondes cet hiver, ce printemps,、euh, soit Catalepsie,、mm -hmm. euh, ça c'est les lundis à 20h. Euh, une idée de ce que tu présentes lundi prochain?、Ah, je, je vais garder la surprise pour、bon. la semaine prochaine. Parfait. Et album classique, ça c'est les vendredis juste avant avec classique à 10h et en reprise les dimanches à 15h, les mardis à 17h. Merci beaucoup, Simon, Merci. encore une fois.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 Passablement intéressante dans le monde du rock. Au menu, on va entendre des artistes, des groupes euh, comme, euh, euh, qui ont sorti des albums fantastiques cette année-là, comme euh, Scorpions, euh, Van Halen, Motorhead, Jethro t u l l Peter Gabriel, Neil Young, Alan Parsons Project, Paul McCartney, Robert Plant, Rainbow, r u s h f r i n k Zappa, Judas Priest, Aerosmith, Les p l a s m a t i c s Kiss et Accept. À travers tout ça, je vais vous parler d'un groupe anglais malheureusement très obscur pour beaucoup de gens, c'est-à-dire Raven, et je vais vous faire tourner une face entière d'un album véné de classique paru il y a exactement 40 ans cette semaine, The Number of the Beast de Iron Maiden. Question de débutants en force spéciale 1982. On va tout de suite y aller avec un b l o c de vétérans qui refaisait surface en 82 avec de nouveaux albums. On va entendre、euh, Nazareth ainsi que Crosby Stills, Nash, Euh, mais tout de suite, on écoute、euh, le Beatles qui s'est le mieux débrouillé cette année-là. On le sait, en 82, les Beatles en, en solo étaient un peu moribonds après la sortie de, de mauvais albums en série. Bien sûr, John Elon était décédé à ce moment-là, mais、euh, George Harrison avait sorti quelques mauvais disques et celui qu'il a fait paraître en 82, Ground Tropo, était particulièrement médiocre. C'est un de ses pires.、Euh, Ringo n'a rien sorti en 82, mais Paul McCartney a, a fait paraître un disque très correct qu'on a appelé à l'époque son album de retour, intitulé Toggle. On en écoute tout de suite un morceau. Take it away, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des m é l e m e n t la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou, 89 infernes. Take、mmh. it away, wanna hear you play till the lights go down. i s t you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 Une petite tape, et v o i l à des coups pour les. Yo, dude love, ça n'a pas de l'air d'aller, toi. Wouah,、bon, là, il a fini que je lâche ma job. Eh, comment ça?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 b e Stills and Nash, on vient d'entendre、uh, Too Much Love to Hide, une pièce tirée de leur album Daylight Again. En 1982, qui était considéré comme leur album de retour, comme ça après cinq ans. Leur dernier album、euh, homonyme précédent datait de 1977, mais c'est un retour qui avait été mitigé puisque Daylight Again, c'est un disque plutôt moyen malheureusement.、Euh, ils, ont, mais ils ont fait pire par la suite, ce qui est très dommage. Juste avant Crosby, Stills and Nash, on a entendu les Écossais de Nazareth avec Boys in the Band, une des très bonnes pièces tirées de leur disque To Excess, paru bien sûr en 82, et qui, oui, Aussi n'a pas fait l'unanimité. Un album, malheureusement,、euh, lui aussi très moyen,、euh, qui a contribué à leur d é c l i n、euh, qui s'est poursuivi par la suite. Au début du b l o c on a entendu Paul McCartney avec Take It Away, un morceau tiré du disque Tug of War, un autre disque moyen, mais ironiquement, c'est aussi、euh, probablement le meilleur que Paul a sorti dans les années 80. Décennie euh, fort euh, difficile et pauvre pour lui. Midi 43.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 Dans le monde du rock. En 8 2 Led Zeppelin était maintenant séparé depuis presque deux ans et、euh, certains membres du groupe ont ressurgi cette année-là. Jimmy Page a travaillé sur la trame sonore d'un film, un avis, qui mettait en vedette Charles Bronson, intitulé Death Wish 2, trame sonore assez moyenne qui n'a pas vraiment d'intérêt. Et Page a travaillé aussi à un, un album de morceaux inédits. De Led Zeppelin intitulé Coda, qui est sorti à la fin de l'année 82 et dont on va entendre un morceau dans un moment. Mais celui qui s'est le plus distingué en solo parmi les membres de Led Zeppelin, c'est sans conteste le chanteur Robert Plant qui a refait surface de façon flamboyante le 20 juin 82 avec son premier album intitulé Pictures at Eleven et dont on va tout de suite écouter une pièce. オー e ン・デ・ト・ロイ、ウィズ・オーリゾン・デ・ラ・レディオ・キャンプス、ダ・スタジオ・ディヴィル・マン、ラ・セーラ・ディフューセー・ディヴィル・ディヴィル・ディヴィル・ウィズ・ r ープ c e ェイブ・オープン・フェイブ・オープン・ e ェイブ・オープン・ It's i it m o s s for you. It's l t f o speed, man. Watch it come in, come in. Move so fast, y o u e o small, t h s shoe. Look so small, o r d Watch it ruin. Anything she wants, you feel obliged to do. Keep your hand in your pocket, a she can shoot. You're a gold m e d a l i s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 I'm not a doctor. I'm not a doctor. I'm not a doctor. I'm not a doctor.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 Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1 They had found. The head nurse spoke up, said,、so、Leave this one alone. She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad Bad Bad Bad to the bone. I broke a thousand hearts. Oh, I met you. I'll break a thousand more, baby. Before I am through, I wanna be your s pretty baby. Yours and yours a l o n e I'm here to tell you, honey. That I'm bad to the bone. Bad to the bone. B -b -b -b -b bad b, -b, -b, -b, -b at d Bad Bad o the bone. Woman, babe, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm f i d to the p o n e Fired, fired, d fired, d Pretty baby, well, I see. i make my own, and I'm here to tell you, honey. That I'm mad to the bone, fire to the bone. fired fired fired fired woo、hey ジャージュ・ログドンデストロイヤーズ avec un ces nombreux iques, Bone, de ces n o m r u x c l a s s i q u e Bad t e Bone tiré de l'album du même nom paru en août Juste avant ça, on a entendu Led Zeppelin avec We're Gonna Groove. C'est la pièce qui ouvre leur disque Kodak, qui e t pérenne n novembre 82. Album mitigé, mais c'est pas vraiment un album complet de Led Zeppelin puisque c'était un album, e、euh, u n bon québécois de r e s t a n t des, des, pièces inédites que Robert,、euh, plutôt Jimmy Page a compilé pour en, en faire ce dernier, ce disque ultime de Led Zeppelin, qui est,、euh, Ah, est assez moyen, malheureusement.、Euh, au début du bloc, on a entendu le chanteur de la discipline en solo, Robert Plant, avec Worse Than Detroit, pièce tirée de son premier disque, Pictures at Eleven, qui est paru le 20 juin 1982 et qui, avec le recul, on pourrait dire que c'est probablement son, son meilleur en carrière. Trésor p i l e vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission très spéciale puisqu'elle porte entièrement sur l'année 1982, une année assez intéressante dans le monde du rock. Au début des années 80, un des genres dominants, surtout dans le monde de la musique rock, c'était le AOR. Euh, Album-oriented rock ou encore adult-oriented rock qui était omniprésent comme ça sur les ondes des stations de radio rock FM, les Journey, Foreigners, t i x f l e e t w o o d m a c Boston, pour n'en nommer que les, les plus connus, étaient omniprésents sur les ondes de, de, des radios. On ne peut tout simplement pas passer à côté de ça, ce genre de musique-là, dans, dans une rétrospective sur l'année 1982. On va en entendre quelques exemples incontournables dans la prochaine demi-heure, en commençant par deux groupes canadiens、euh, du genre qui ont été、euh, omniprésents dans le monde du rock. Au début des années 80, dans un moment, on va entendre、euh, ce qui était la réponse ontarienne à Heart, c'est-à-dire Toronto. Mais tout de suite, on écoute Street Heart. w i t h All Your Love, tiré de l'album homonyme qui est paru en janvier 82. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes,、euh, la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 89 FM.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 I sure know where I've been. Hanging on the promises and songs of yesterday. And I've made up my mind. I ain't wasting no more time. But here I go again. Here I go again. Searching for an answer, I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength. Avec la version originale Here I Go Again qu'on retrouve sur l'album Saints and Sinners qui est sorti le 20 novembre 1982. Il faut croire qu'il n'était pas satisfait de cette version puisqu'il l'a reprise quelques années plus tard. Avec、euh, son, son nouveau groupe, si on veut, à l'époque, qui était constitué de John Sykes et、euh, Adrian Vandenberg, qui sonne pas mal plus、euh, à des guitares que Mel Gally, e qui était sur ce disque Saints and Sinners. Juste avant ça, on a entendu Night Rangers avec Don't Tell Me You Love Me. Ça, ça vient de leur premier album, Dawn Patrol, paru lui aussi en novembre 82. On a aussi entendu Toronto avec Get It on Credit, la pièce titre de ce disque paru en mai. Et au début du b l o c on a entendu s w e e t h e a r t avec Without Your Love. Ça, ça nous vient de leur album homonyme qui est sorti en janvier 8 2 Et c'est sur cet album-là, la, la, la grosse pièce, le gros succès, ça avait été une pièce intitulée What Kind of Love Is This、euh, qui a vraiment, vraiment très, très, très mal vieilli. 13h22, vous êtes à l'émission Rock Classique, en c o n v i n c a n a l faire, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Et aujourd'hui, je vous présente une émission très spéciale, puisqu'elle porte entièrement sur l'année 1982, une année、euh, très intéressante dans le monde du rock. On va poursuivre dans cette veine EOR,、euh, Album Oriented Rock, ou encore Adult Oriented Rock. Dans un moment, on va entendre Rainbow et Queen, mais tout de suite, on va y aller avec un groupe, un super groupe à l'époque. Qui était composé d'anciens membres de très gros groupes de rock p r o g r e s s i f qui avaient、euh, décidé, comme ça, de laisser tomber le prog pour se lancer dans quelque chose de plus accessible et de carrément plus commercial dans les années 80. Le Quatuor Asia, qui était composé、euh, du guitariste et du claviériste de Yes à l'époque, Steve Howe et Jeff Downs,、euh, du bassiste et chanteur de King Crimson et UK et John Wetton. Et du batteur de Emerson, Nick and Palmer, Carl Palmer. Ils ont sorti leur premier disque homonyme en mars 82 et ils ont obtenu un très gros succès à la radio commerciale avec la pièce Heat of the Moment qui était omniprésente sur les ondes au printemps 82. On va pas écouter cette pièce qui est pas mal bugulée, mais plutôt une autre qui a elle aussi beaucoup tourné sur les ondes des stations de radio rock.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 De b i è r s s i t u é s à Trois-Rivières, vous pouvez retrouver le plus vaste choix de bières de microbrasques québécoises, des bières importées de différents brasseurs et brasses du monde entier, un choix de cidre de pommes, de paniers cadeaux, de jerky et sans compter les verres de collection et tous les accompagnements. Leurs judicieux conseils seront vous guidés dans vos choix et votre désir de découvrir. La barrique, 41-70 Boulevard des Forges, Trois-Rivières. Au plaisir de vous servir. Visite boomlocal.ca, ton site d'achat groupé en Mauricie, et profite de rabais de 50 à 90 chez plusieurs commerçants de la région. Boomlocal, créé par des étudiants qui vous ressemblent. Boomlocal, profitez et découvrez. Mercredi 4 avril prochain, au 10-12 du pavillon Néré Beauchemin, aura lieu l'Assemblée Générale annuelle du groupe des médias étudiants de l u q t r À partir de midi, viens t'impliquer au sein des médias de l u q t r Le 4 avril prochain, pour l'Assemblée, j'y serai.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 De musiciens qui avaient décidé sciemment, comme ça au début des années 80, d'opter pour une musique,、euh, je dirais, beaucoup plus commerciale que, que ce pour quoi ils étaient reconnus auparavant. On vient d'entendre Queen avec David Bowie. Et la pièce Under Pressure, qui a eu beaucoup de succès、euh, en 1982, c'était tiré de l'album Hot Space, paru le 25 mai 1982,、euh, évidemment, et qui a, je dirais, rachevé, fini la job de faire fuir les、euh, fans de la première heure de Queen, parce que vraiment, le reste de l'album était vraiment disco, kéten,、euh, e vraiment pas rock du tout. Et juste avant ça, on a entendu Rainbow, le groupe de Richie Blackmore avec Stone Cold. C'est une pièce qui a pas mal joué sur les stations de radio rock en juin 82. C'est tiré de l'album Straight Between the Eyes avec une pochette qui est pas mal rock avec un type qui Défoncer、euh, le visage avec une,、euh, avec une, euh, une guitare électrique. C'est assez、euh, intense comme projet. C'est très, très rock.、Euh, mais le, le contenu, par contre, l'est pas mal moins. C'était、euh, une espèce de EOR parce que Rigi e Blackmore avait décidé de prendre comme ça une, une approche,、euh, je dirais, plus commerciale, plus accessible. pour essayer d'aller chercher plus, un plus, un, couvrir un plus grand public,、euh, sauf que ça n'a pas vraiment marché. Pour Rainbow, c'est une,、euh, une démarche、euh, déplorable pour cet individu qui a longtemps été、euh, une des icônes、euh, du mouvement métal. D'ailleurs, c'est une des raisons pour l e s q u e l l e s Ronnie James-Yo a quitté Rainbow. Euh, cette euh, obsession que Blackmore avait d'avoir un peu plus de succès euh, commercial, euh, ça n'a jamais marché et、euh, c'est la raison pour laquelle il a décidé de. De reformer、euh, Deep Purple deux ans plus tard avec、euh, les membres de la formation classique de l'époque de Machine Head. Mais ça, c'est une autre histoire. Et au début du b l o c on a entendu Asia avec Wildest Dreams.、Euh, ceux qui, les amateurs de rock progressif,、euh, qui s'attendaient à quelque chose de, dans, dans le genre, ont été、euh, vraiment déçus parce que c'est vraiment du rock,、euh, du, du A-White typique,、euh, très commercial,、euh, que Asia ont sorti sur cet album en mars 1982. Mais ça a eu vraiment beaucoup de succès, il faut le dire. Ça a eu un très gros succès sur les ondes des radios rock à l'époque.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 Au Québec, évidemment, du côté rock, il ne se passait pas grand-chose.、Euh, o f f e、euh, n b a c k n'a pas sorti d'album cette année-là. Plume en a sorti un, par contre, intitulé Métamorphose et dont on va entendre un morceau dans un moment.、Euh, un morceau qui parle de l'arrivée du printemps et du retour en force de la libido. Mais tout de suite, on écoute、euh, ce qui est un classique du rock québécois. Classique qui est aussi paru en 1982, l'album Illégal, le corbeau.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 ウ e ー 私たち s 家族は何ができるかわからない。<rire> ファレスのジューパー、アンドゥループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグループ、アンドゥーグルー フェアスピーボ e オン e ンフォード、ヨープルガディアイアル。e s t ェドン、リ qui font voler les p o ィックシェッティアノウ、o ーヴィソンデプロジェクター、ミネタル、アンサン、ミネスティクター。 じゃああなたは私たちのためにお会いできるようにしてください。 Sumaru, e c o c j e p e r d s l a t ê t e c o c j e p e r d s l a t ê t e Il y a tellement de belles filles Sumaru, e c o c j e p e r d s l a t ê t e Puis je vois juste du. p l u m e le traverse avec le souffle du diable. Ça nous vient de son album Métamorphose de 1982, évidemment. Et juste avant ça, on a entendu Corbeau avec elle. Et ça, ça vient de l'album Illégal. Et c'est à peu près tout ce qui s'est passé de rock au Québec cette année-là en 82, qui é t a i t pas tellement rock. 13h47, vous êtes à l'émission Classique en compagnie d a n n e Lefer, e une émission entièrement consacrée aux racines du rock, à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission très spéciale puisqu'elle porte entièrement sur l'année 1982, année assez intéressante dans le monde du rock、euh, au niveau international. On va maintenant revenir au EOR puisque c'est vraiment un des styles qui a dominé、euh, le monde du rock、euh, au début des années 80. Dans un moment, on va entendre Bad Company.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 I'm still, still warm. I'm not connected. I'm tired of taking chances. Yeah, t h e r e s a storm on the loose. Siren's in my head. Wrapped up in silence, all circuits are dead. spiral. Destination unknown, double cross messenger, all alone. Can't get no connection, can't get through where I am. De finissant. À 10 minutes de l'UQTR, l'Auberge Godefroy vous promet une soirée mémorable. Pour en savoir plus, contactez-nous au 819-233-2200 ou rendez-vous à aubergegodefroy.com. On cherche des bénévoles pour l'événement multiculturel Mosaïque qui se tiendra le 19 mai sur le quai du Vieux-Port à Trois-Rivières.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 Vous êtes assez fou pour l'écouter. 89、oh. dans la dimension rock classique jusqu'à 17 heures. Avec Eminence Front, un morceau tiré de l'album Hits Hard, paru le 4 septembre 1982. Je dirais un album de trop. En fait, les deux albums que Léo e ont enregistrés dans les années 80, Face Dances et Hits Hard, sont, sont de trop à mon avis dans leur discographie. Mais j'ai toujours aimé cette pièce, Eminence Front, qui est chantée par a i le l u r par s le guitariste Pete Hodgson. Juste avant ça, on a entendu Bad Company avec Electric Land. C'est la pièce qui ouvre leur album Rough Diamonds paru en août 82. Le dernier qu'ils ont enregistré avec le chanteur original Paul Rogers et Electric Land. C'est malheureusement à peu près la seule bonne pièce qu'on retrouve sur ce disque. Au début du b l o c on a entendu les Hollandais de Golden Earring avec Twilight Zone. Ça nous vient de l'album c a d Kilby aussi et paru en août 1982.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 Pas nécessairement pour le mieux, cependant, pour beaucoup de cas.、Euh, mais Les deux artistes qu'on va entendre dans le prochain bloc font partie de ceux qui refusent de faire du surplace et qui ont、euh, beaucoup expérimenté dans leur carrière. Dans un moment, on va entendre Neil Young, qui s'est adonné à la musique électronique et à la New Wave au début des années 80, notamment avec l'album Trends, paru bien sûr en 82. Mais d'abord, on va écouter un artiste qui a beaucoup, beaucoup expérimenté et qui s'est servi de la technologie. Pour inspirer sa musique. Je parle de Peter Gabriel. Shock. The Monkey, vous êtes sur les ondes de la radio Campus. La station des é l e m e n t s laisse faire tourner du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou. 8 9 FM. はい。 On vient d'entendre deux artistes qui se sont démarqués en 1982 pour leurs expériences, expériences avant-gardistes pour l'époque. On vient d'entendre Neil Young avec sa reprise électronique de son classique Mr. Soul qui datait de l'époque de Buffalo Springfield. C'est une version qu'on retrouve sur l'album Trance qui est paru à la fin de l'année 82, le 29 décembre 1982. Quand j'ai entendu ce disque-là, à ce moment-là, j'avais vraiment détesté. Avec le recul, je vois plutôt ça aujourd'hui comme une expérience insolite de Neil Young. Je déteste pas l'album, je le trouve pas bon non plus, par contre. C'était précédé de Peter Gabriel avec le morceau Shock the Monkey, qu'on retrouve sur son quatrième album homonyme paru en septembre 1982. Un album qui a eu beaucoup de succès, mais je me demande encore pourquoi. 14h21, vous êtes à l'émission Rock Classique en compagnie d'Anna Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission très spéciale puisqu'elle porte entièrement sur l'année 82, une, une année assez intéressante dans le monde du rock. Dans le monde du progressif, beaucoup de musiciens semblaient désorientés et confus dans le paysage musical du début des années 80. C'était une période difficile et, et pauvre en général. Parmi ceux qui s'en sont sortis le mieux, on retrouve、euh, ceux qui,、euh, comme Peter Gabriel, n'ont pas hésité à utiliser à fond la technologie ou à faire des choses plus accessibles et à flirter avec le EOR.、Euh, C'est le cas de, du Alan Parsons Project qui ont eu、euh, beaucoup de succès en 1982 avec leur album Eye in the Sky, dont on va entendre un extrait dans un moment. Mais un des groupes les plus audacieux à s'être démarqué, ça a été King Crimson, qui se sont reformés au début des années 80 après 6 ou 7 ans de hiatus et qui sont revenus avec un son nouveau et tout à fait révolutionnaire qui a surpris tout le monde. En 81, ils ont sorti un disque très surprenant intitulé Discipline. Et l'année suivante, en 82, ils ont sorti le disque Beat, dont on écoute tout de suite un extrait la pièce Heartbeat.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 そう。 p r o j e t avec、euh, Psycho b a b b l ça nous vient de leur disque Eye in the Sky qui est paru en juin 82 et qui avait eu beaucoup beaucoup de succès cette année-là. Et juste avant ça, on a entendu King Crimson avec Heartbeat qui nous vient de leur deuxième album euh, euh, suite à leur retour Beat qui est paru évidemment en 1982. King Crimson sont venus à la place des nations, si je me souviens bien, à l'été 83. 14h31.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 Pour le moment, on va poursuivre dans le domaine du progressif avec trois autres groupes qui ont remporté beaucoup de succès au Québec en 82 tout en continuant à se métamorphoser musicalement. Dans un moment, on va entendre Rush et Frank Zappa. Mais tout de suite, on écoute Jethro t u l l avec la pièce qui ouvre leur album b r o a d s i d e and the Beast, sorti en avril 82. Beastie. エンドランドの世界の世界の世 down À partir de 22h sur les zones de C'est Fou 89.1, le t r a n s f o r m a e u r vous fera découvrir le style trans ou trans à travers des remixes et des transitions qui vous transporteront dans cet univers translucide du techno progressif où les mélodies se transforment de manière à vous amener en état de trans. C'est un rendez-vous chaque mercredi à 22h sur les zones de C'est Fou. Jérémy, Jade et Julien vont à l'école.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 p r o c h Au i n a 10-12 du pavillon Néré Beauchemin aura la lieu l'assemblée générale annuelle du groupe des médias étudiants de l u q t r À partir de midi, viens impliquer au sein des médias de l u q t r Le 4 avril prochain pour l'assemblée j y s e r a i Vous êtes assez f o u pour l'écouter. 89-1、oh. C'est toujours très drôle d'entendre la fille de Frank Zappa, Moon Unit One, interprétée comme ça. Une jeune fille particulièrement superficielle et、euh, à l'intellect très limité. De la vallée de San Fernando. C'était bien sûr la pièce Valley Girl, tirée de l'album Ship Arriving Too Late to Save a Drowning Witch, qui est p a r u le 3 mai 1982. C'était précédé de Rush avec Subdivisions, la pièce qui ouvre leur album Signals, qui lui est paru le 9 septembre 1982.、Euh, Signals, qui est l'album de Rush avec lequel, personnellement, j'ai décroché, beaucoup trop synthétique, beaucoup trop de c l a v i e r f r <rire> o i d très loin du rock pur de leur début. Mais j'aime bien cette pièce, Subdivision. s Qui、euh, est en a v a n c e sur son temps.、Hein. Ça parle、euh, tout simplement d'intimidation à l'école, les, les fameux rochers.、Euh. Et euh, Au début、euh, du b l o c on a entendu Jethro Tall avec euh, Beastie. Euh, ça, ça vient de, du disque b r o a d s w o r d and the Beast qui est paru en avril 1982. Et,、euh, je me rappelle qu'ils étaient venus au Forum de Montréal, Jethro Tall, dans le cadre de cette tournée. C'est un spectacle auquel je n'ai pas assisté, mais qui semble-t-il était très spectaculaire, puisque la scène, c'est une représentation d'un bateau、euh, d'époque, un dracard, je pense. En tout cas, ça avait été quelque chose de très spectaculaire,、euh, pour ceux qui, qui, y ont assisté par ce qu'on m'a dit. 14h50, vous êtes à l'émission Rock c l a s s i q u en e compagnie d'Alain Lefebvre, émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. Aujourd'hui, je vous présente une émission très spéciale puisqu'elle porte entièrement sur l'année 1982, une année très intéressante dans le monde du rock. Dans une vingtaine de minutes, je vais vous faire tourner une f a c e complète d'un album v é n é l e classique. Je vais vous faire tourner un côté du disque The Number of the Beast. Iron Maiden qui est sorti il y a exactement 30 ans cette semaine. Pour le moment, on en est、euh, maintenant à notre chronique des groupes obscurs. Je vous parle cette semaine d'un trio anglais tout à fait obscur pour beaucoup de gens, le trio Raven de Newcastle qui ont eu une influence remarquable et vraiment non négligeable sur des musiciens qui sont devenus、euh, majeurs par la suite. Ils ont fait leur début à la fin des années 70 et leur、euh, premier disque est sorti en 1981 intitulé Rock Until You Drop. Qui est considéré comme un classique obscur par les connaisseurs de métal anglais de la New Wave or British Heavy Metal. Le groupe était composé de deux frères, des、euh, frères Gallagher. Le guitariste Mark, véritable virtuose et un bout en train, un authentique bouffon en spectacle. Son frère, le bassiste et chanteur John,、euh, et ils étaient accompagnés par un autre comique, le batteur Rob Waco Hunter, qui détruisait sa batterie à coups de, de poing et de tête. En fait, euh, euh, Rob Hunter jouait tellement comme un a r r a g e r sur sa batterie qu'il portait un équipement de hockey au complet avec casque inclus pour se protéger. Le groupe se définissait d'ailleurs comme un trio athlétique rock du rock athlétique. Puisqu'il faisait une musique très intense et donnait des performances très physiques en concert. En 1982, ils ont sorti un deuxième album intitulé Wiped Out, mais que, personnellement, je, je trouve moins bon que le premier et moins bon aussi que son successeur All for One de 1 9 84, qui est un autre authentique classique. Mais plusieurs connaisseurs ont en très haute estime le deuxième album Wiped Out, qui contient tout de même de l'excellent matériel. On pense entre autres aux pièces Faster than the Speed of Light, Live at the Inferno et Star Wars. C'est après leur、euh, troisième album, quand ils ont signé avec l'étiquette、euh, majeure euh, Atlantic, que ça s'est gâché, puisque Atlantic a fait des pressions sur le s trio s pour qu'ils rendent leur son et leur musique plus accessibles pour la masse, et ça a complètement、euh, rendu le groupe moribond. Ils ont mis des années à s'en remettre, et c'est dommage parce qu'à leur début,、euh, les connaisseurs les voyaient comme、euh, un des espoirs les plus sérieux de la vague de métal anglais et un des gros joueurs sur la scène internationale. Pendant un moment, on, un moment, on y a cru. Euh, ils ont même donné、euh, leur première chance à Metallica en les prenant en première partie de leur、euh, première tournée majeure. Euh, ici, euh, ils étaient venus,、euh, pour la première fois, ils sont venus à Montréal avec Anthrax en première partie à l'été 1984.、Euh, Anthrax qui était absolument inconnu. Question de vous en faire une idée de ce que ça a l'air, la musique de Raven. On va tout de suite、euh, écouter un bloc qui fait un bref tour de leur carrière. Vous êtes sur les ondes de la Radiocampus, la station des Mélomanes, la seule. à faire tourner du vrai rock et du métal à Toit-Rivière, c'est fou. 89 FM. changed my life and I just wanna relax. Trying to change my life and I just wanna relax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 89、oh. To come. Un trio anglais obscur qui fait carrière depuis le début des années 80. On vient d'entendre un morceau tiré de leur excellent dernier album en date Walk Through Fire qui est sorti au début de l'année 2009. Disque très convaincant du retour à la forme de ce trio de vétérans tout à fait explosifs et d'une énergie, je dirais, peu commune. Juste avant ça, on a entendu un des gros canons de Raven, All for One, la pièce titre de leur troisième album, paru en 1984, authentique, classique du métal anglais. On a aussi entendu le morceau Crash Bang Wallop, paru en simple, en 45 tours, en 1981, et qu'on retrouve en bonus sur la version remasterisée. Du deuxième album du groupe Wiped Out, qui, selon certains connaisseurs, vaut tout à fait le détour. Personnellement, je suis plus réservé à ce sujet. Et au début du bloc, on a entendu deux morceaux tirés du premier et, à mon avis, meilleur album de Raven Rock Until You Drop de 1981. On a entendu Don't Need Your Money, qui é t a i t le premier 45 tours du groupe, suivi de Hell Patrol, véritable classique du métal anglais. Ils existent toujours, Raven, après un passage à vide qui les a vus perdre beaucoup de crédibilité en plus de leur batteur original, Rob Waco Hunter, qui a été remplacé par Joe Hassan Vander, qui est là depuis、euh, 1988. Ils sont très stables, Raven, puisqu'en 38 ans de carrière, ils n'ont、euh, eu absolument aucun changement, sinon、euh, un changement de batteur qui est maintenant là depuis 24 ans. Il Faut quand même le faire. À part les albums qu'ils ont fait pour、euh, l'étiquette Atlantic, Stay Hard et The Pack is Back,、euh, la plupart valent le détour, surtout All for One,、euh, Rock Until You Drop Wiped Out et le dernier.、Euh, mais c'est en concert qu'ils excellent et ils nous l'ont prouvé une fois de plus lors de leur retour à Montréal en février 2011. Le genre de groupe qui、euh, serait tout à fait digne de figurer à l'affiche du Heavy MTL plutôt que Marilyn Manson, par exemple. Voilà qui conclut cette présentation de Raven dans le cadre de la chronique des groupes obscurs. J'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous présenter un autre groupe très obscur des années 70, celui-là du Danemark. Je vais vous présenter le trio Hurdy Gurdy qui ont enregistré un seul et unique album homonyme en 1971. C'est donc un rendez-vous pour les amateurs de très grande obscurité. 15h15?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 Cette semaine, je vous présente un album majeur de la vague de métal anglais du début des années 80, c'est-à-dire The Number of the Beast de Iron Maiden, paru il y a exactement 30 ans, puisqu'il est sorti le 22 mars 1982. C'est l'album avec lequel Maiden ont définitivement percé à l'échelle internationale, puisque les deux, leurs deux précédents albums, le premier homonyme et k i l l e r s étaient excellents, mais ils étaient restés très underground. Avec The Number of the Beast, le groupe est monté au sommet des palmarès de leur pays et ils ont obtenu des disques d'or et de platine dans plusieurs pays du monde, notamment au Canada, où, ils, où il a été certifié trois fois platine, ce qui est énorme. Pourtant, ça avait mal commencé pour Maiden puisque après leur première tournée mondiale l'année précédente, ils avaient dû mettre leur chanteur ben, original, Paul Diano, à la porte, puisque ce dernier s'était、euh, complètement bousillé des cordes vocales. C'est dommage parce que Paul Diano avait une voix exceptionnelle, très originale, mais menait une bien mauvaise vie, beaucoup trop、euh, de sexe, drugs, and rock and roll. Euh, ce genre de changement aurait pu avoir des conséquences catastrophiques pour Maiden,、euh, la perte d'un chanteur comme ça, mais ils ont eu la chance de mettre la main sur une perle, c'est-à-dire le chanteur d'un autre groupe de métal anglais renommé, Bruce Dickinson de Samson, qui s'est avéré l'homme avec qui ils ont enfin connu la gloire. Une voix exceptionnelle qui a fait école auprès de nombreux clones qui sont apparus par la suite dans le monde du métal au cours des ans, depuis 30 ans.、Euh, tout de suite, on va écouter la phase 2 en entier de cet album vinyle classique The Number of the Beast de Iron Maiden, un chef-d'œuvre du métal paru il y a exactement 30 ans. Vous êtes sur les ondes de la Radio Campus, la station des Mélomanes, la seule à faire tourner du vrai rock et du métal à Toit-Rivière. C'est fou, 89.1 FM. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666. I left alone. My mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I do? What I saw that night was real and not just fantasy. Just what I saw in my old dreams were the reflections of my w a l k m a n staring b a Iron Maiden, on vient d'entendre la f a c e 2 au complet de leur album Vénéne c l a s s i q u e The Number of the Beast qui est paru il y a exactement 30 ans, le 22 mars 1982. On vient d'entendre l'immense classique Hallowed Be Thy Name qui clôture l'album et que le groupe a dû interpréter pendant de nombreuses années à chacun de leurs concerts. m o r c e a u qui r a c o n t e les derniers moments comme ça d'un homme condamné à mort qui attend son exécution dans sa cellule en prison. C'était précédé d'un morceau qui fait référence au monde du crime, aux gangsters, aux guerres de gangs, c'est-à-dire Gangland. Juste avant ça, on a entendu un des plus gros canons de la carrière de Maiden, le c l a s s i c u e Run to the Hills. Qui est en fait un réquisitoire, un réquisitoire sur le sort qui a été fait aux Amérindiens au 19e siècle. Et au début de cette phase 2, on a entendu la pièce-titre de l'album Number of the Beast, qui est un autre des très grands classiques de Maiden et qui a été inspiré, e semble-t-il, par l'excellent film d'horreur The Omen avec Gregory Peck, un classique des années 70, mais plusieurs fanatiques religieux Aux États-Unis ont accusé Maiden à l'époque d'être des suppôts de Satan et des satanistes, chose qui a fait bien rire Bruce Dickinson et le leader du groupe Steve Harris. Évidemment, le matériel sur The Number of the Beast était exceptionnellement fort et extrêmement inspiré, ce qui était tout à fait hors du commun de la part d'un groupe qui était constamment sur la route pour donner des concerts. Et qui a v a i t produit jusque-là au moins un album à chaque année. Mais les critiques ont été、euh, faibles au départ. Et moi-même, personnellement, en tant que fan du groupe depuis leur début,、euh, je n'étais pas sûr du choix de Dickinson initialement parce que je préférais de loin la, la voix de Paul Liano.、Euh, sauf que quand je les ai vus en concert avec Dickinson、euh, par la suite,、euh, Euh, au début de l'été,、euh, 82, à la u d i t o r i u m de Verdun, j'ai été,、euh, tout à fait estomaqué, euh, par, euh, sa performance et, et, ça a longtemps été le meilleur concert que j'avais jamais vu. The Number of the Beast. Et même aujourd'hui, je continue à considérer que Bruce Dickinson, c'est un des plus grands frontmen de l'histoire du rock avec les Steven Tyler, Mick Jagger, Paul McCartney et Alice Cooper. Rien de moins. Bien sûr, ça ne s'est pas arrêté là. Et、uh, Maiden, on p a r l a suite, enregistré plusieurs albums classiques qui ont fait le bonheur de plusieurs générations d'amateurs de métal. Mais The Number of t e b e s c'est le premier、uh, de l'illustre carrière de Maiden avec Rose Atkinson, qui sont d'ailleurs en spectacle au Québec en juillet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. La semaine prochaine, je vais vous faire tourner une autre face complète d'un autre album v é n é t e classique paru en 1982. Je vais vous faire tourner une face du disque Blackout de Scorpions、euh, qui lui aussi est paru au mois de mars 1982. C'est donc un rendez-vous. 15h39.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 プラスチックのうなものを見てい。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 ピーク・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステ e プ・ス e ップ・ステップ・ス a ップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステッ t ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ f テップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステッ c ステップ・ステップ・ステップ・ステッ t ス c ップ・ステップ・ s テップ・ステップ・ステッ r ステップ・ステップ・ステップ・ e テップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ステップ・ス e ッ r o o m c a テ o n n e ップ・ステッ a t テップ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 Care to Run, q i ouvre leur album Bob et Nog paru en mars 1982. Très bon album. Ça faisait des années qu'ils produisaient des albums franchement médiocres, mais avec Bob et Nog, ils en ont sorti. C'était leur premier depuis au moins 6-7 ans. Était vraiment excellent. Juste avant ça, on a entendu Van Halen avec Oh Pretty Woman, une reprise de Roy Orbison, qu'on retrouve sur leur album Diver Down. C'est loin d'être le meilleur album de Van Halen, mais on y retrouve de très bonnes choses. C'est paru en avril 1982, bien sûr. Et au début du bloc, on a entendu Scorpions avec、euh, la pièce No One Like You, classique tirée du non moins classique album Blackout, sorti en mars 1982.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 Dans le monde du rock. On va y aller avec、euh, trois groupes qui faisaient de la très bonne musique au début des années 80. Dans un moment, on va entendre les New Yorkais de Blue Oyster Cult en concert, ainsi que les Anglaises de Girls' c h o o l Mais tout de suite, on écoute、euh, le Quatuor de San Francisco, y t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 Sell the well et c h a i n s of l o v e au cercle dimanche 8 avril. Et le 15 avril, venez fêter le 17e anniversaire de Stump Records avec les Planets Smashers et Big D and the Kid's Table au cercle le dimanche 15 avril. Tout ça à Québec. Les b i l l e t s sont en vente dès maintenant via g a t e r o o m c a Allez visiter la page Facebook de g a t e r o o m pour plus d'informations sur les spectacles à venir, participer aux différents concours et avoir les dernières nouvelles. Facebook.com.gatoroom.ca. Notre émission, pour vous, avec vous.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 Avec la pièce titre de leur troisième album, Screaming Blue Murder, paru en juin 1982. Ce s t pas un mauvais album, mais il avait déçu comparativement aux deux précédents. Mais cette pièce-là, Screaming Blue Murder, est vraiment très bonne. Juste avant ça, on a entendu le Blue e x t r c u l avec la v e r s i o n concert de Dominance and Submission qu'on retrouve sur le double album Extraterrestrial Live. Un très très très bon disque en concert paru en avril 8 2 Et au début du bloc, on a entendu YT de San Francisco avec la pièce-titre de leur album Black Tiger, un très bon disque paru lui aussi, bien sûr, en 1982.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 Je parle de Frank Marino, mais tout de suite, on écoute les Ontariens de Coney Hatch, Devil's Deck. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des Mellamans, e la seule à diffuser du vrai rock à Trois-Rivières. C'est fou! jusqu'à 17h. m Avec r i n o a la pièce Strange Dreams qui ouvre son excellent album Juggernaut, paru en juillet 1982, en même temps que le premier disque de Coney Hatch, dont on a entendu un extrait juste avant. ça, Devil's Deck, c'est la pièce très percutante qui ouvre ce très bon disque.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 Un peu de hard rock américain, un peu de s o f t h e r rock, puisqu'on va entendre Blackfoot. Mais tout de suite, on écoute Aerosmith, la pièce r o c k a n d Hard Plays de cet album paru en 1982. Le seul qui n'a pas enregistré avec Joe Perry. Vous êtes à l'antenne de la radio Campus, l la station des m é l o m a n e la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est f o u 89.10.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 c e s t e s assez fou pour l'écouter. 89 Avec la version spectacle de Highway Song, tirée de leur excellent album en spectacle Highway Song Live, qui est paru en juillet 1982. Le chanteur de Blackfoot、euh, fait maintenant partie de Leonard Skinner. Des,、euh, ils seront au spectacle justement à Leonard Skinner. À ma connaissance, c'est la première fois、euh, qu'ils viennent à Montréal depuis vraiment très longtemps.、Euh, ils seront au Mary's Place de Kanawaki le vendredi 6 juillet. Juste avant Blackfoot, on a entendu Aerosmith avec、euh, Rock in a Hard p l a c e C'est la pièce-titre de cet album qui est paru en août 1982. Le seul album sur lequel on ne retrouve pas les guitaristes Brad Whitford et Joe Perry.、Euh, c'est un album qui, qui est mal coté. Je n'ai jamais compris pourquoi, puisque c'est vraiment un très bon disque. C'est un album que mes amis adoraient à l'époque.、Euh, très, très, très bon disque. En tout cas, pas mal meilleur.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 Aujourd'hui, je vous présente une émission très spéciale puisqu'elle porte entièrement sur l'année 1982, une année assez intéressante dans le monde du rock. Dans le prochain bloc, on va entendre deux groupes de New York sur qui on fondait de très grands espoirs. Au début des années 80, on va entendre le quintet Riot avec un extrait de leur excellent disque Rest's Breed paru à l'été 82. Mais tout de suite, on écoute un autre quintet qui, après plusieurs années de galères et de vaches maigres comme ça, Faisaient enfin paraître leur premier album au début de l'automne 82. Je parle de Twisted Sister, Under the Blade. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à t r o i s r i v i a C'est fou! House of Steel, the Flagellight! You know you're not going home tonight. Be a jackal, switch doctors of mine. Now it'll run everywhere you'll find. You can't escape from a bedroom aid. When your time has come, you'll accept. The、ah! ah! c l e t s i c just at s set u p De New York, on vient d'entendre un morceau tiré de leur excellent disque Restless Breed, paru au début de l'été 1982. Riot, qui,、euh, à l'instar d a r o n Maiden, avait eu le malheur de perdre、euh, précédemment leur excellent chanteur original, Guy Speranza, qui les a quittés pour、euh, des raisons、euh, religieuses obscures. Et.、Euh, À l'instar de Maiden, Riot ont eu la chance de recruter une nouvelle perle en la personne de Red Forester, qui était, semble-t-il, un excellent frontman, mais qui menait une bien mauvaise vie <rire> en dehors de la scène, chose qui a mené, entre autres, à l'implosion du groupe、euh, quelques années plus tard.、Euh, il a été victime、euh, d'un vol de voiture, Red Forester, en 1994, et、euh, il a été tout simplement tué par、euh, le voleur de, de sa voiture.、Euh, les circonstances exactes du crime sont toutefois、euh, toujours restées obscures. Il avait 3 0 C'est ç Au moment de son décès. Mais le guitariste de Riot, Mark Reel, avait la Queen Zure et il a reformé le groupe à plusieurs occasions et il a enregistré de très bons albums, dont le dernier, Immortal Soul, est paru l'automne dernier. Malheureusement, ça va probablement rester le dernier de Riot puisqu'on a appris que Mark Reel était décédé le 25 janvier dernier à la suite de complications liées à la maladie de Crown dont il était atteint. Il avait 57 ans. C'est dommage, c'était un bon groupe, Riot. Ils ont juste été chanceux. Juste avant Riot, on, est, on a entendu un des rares joke bands vraiment talentueux de l'histoire, Twisted Sister, avec la pièce titre de leur premier album, Under the Blade, qui avait tout à fait scandalisé l'épouse de l'ancien vice-président américain sur Bill Clinton, Al Gore, son épouse de Tipper, qui voyait dans cette chanson une espèce d'invitation à la débauche et au sadomasochisme, alors qu'en réalité, le chanteur Dee Snyder racontait en détail une chirurgie qu'un De ces musiciens avaient dû subir précédemment des Snyder et d'ailleurs aller en parler devant les sénateurs au Sénat américain. C'est complètement ridicule cette histoire. 16h50, vous êtes à l'émission r o c Classique en compagnie d a n a i Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps.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 Mais tout de suite, je vous parlais il y a un instant de Twisted Sister. On va aller écouter le groupe qui les a assurément beaucoup influencés. Je parle de Kiss. Kiss qui venait de passer quelques années, je dirais, tumultueuses, difficiles, au cours desquelles、euh, il s'était, le groupe s'était fragmenté, il a implosé après quelques albums médiocres comme Unmask、euh, et surtout The Elder. Qui a beaucoup miné leur crédibilité. Mais à l'automne 82, ils ont refait surface avec un disque fort correct, probablement le seul qui a vraiment de l'allure qu'ils ont sorti dans les années 80. Creatures of the Night, la pièce I Love It Loud. Vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou!、Cool.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 Eh bien, elle tatoue maintenant dans son studio privé à Champlain. Tu peux la rejoindre au 819-295-5124 ou au www.mmmodetatouz.com. Sinon, tu la trouves sur Facebook, Marimaud e Légaré. Comme ça, tu es sûr d'avoir un tatou à ta hauteur. Vous êtes assez f o u pour l é c o u t e r 89. Oh. I'm going to get you, yeah. I'm c o m i n g to take you away. Your witches are evil, you w are in the devil's. Weather's coming to g e t you, smiling to take you away Find you guilty, witch, remember the cause I'm the witch, find you jailed i t Les Witchfinder General avec la pièce éponyme Witchfinder General qu'on retrouve sur leur premier album Death Penalty qui parut bien sûr en 1982. Witchfinder General qui sont parmi les instigateurs du mouvement metal、euh, Doom. Ils avaient des pochettes toujours、euh, comiques avec、euh, des top modèles en train d'être、euh, martyrisés par des h <rire> urlus, berlus. C'est assez impossible de les prendre au sérieux lorsqu'on voyait les pochettes. Juste avant ça, on a entendu Diamond Head avec My Evil, la version qu'on retrouve sur le disque b o r r o w Time, paru évidemment en 1982. Diamond Head, qui était un des grands espoirs de, du mouvement metal anglais du début des années 80, c'était les idoles de Metallica, mais malheureusement pour eux, ça n'a jamais, jamais levé. Juste avant ça, on a entendu Ozzy Osbourne avec la version spectacle de Never Say Die qu'on r e t o u r e sur l'album Speak of the Devil paru le 27 novembre 82, évidemment, et qui a eu énormément de succès. Et au début du b l o c on a entendu Kiss avec I Love It Loud. C'était tiré de leur album de retour à l'époque, l'album Creature of the Night paru le 13 octobre.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 Avec la pièce titre de l'album Iron Fist paru en avril 1982, le dernier disque qu'ils ont enregistré avec le guitariste original Fast Eddie Clark. C'était précédé des Misfits avec Twinny Eyes, e t la pièce qui ouvre leur disque Walk Among Us qui est paru en mars 1982. On a aussi entendu Tank avec Shell Shock, la pièce qui ouvre leur premier album Filt Hounds of Hades. Qui est paru lui aussi en mars 8 2 et au début du bloc, on a entendu les p l a s m a t i c s avec Country Fairs qui nous vient de leur, du dernier album qu'ils ont fait, Coup d'État, paru en octobre 8 2 bien sûr. 17h25, vous êtes à l'émission Ecclésique en compagnie d'Alain Lefebvre, une émission entièrement consacrée aux racines du rock et à l'évolution du rock à travers le temps. On va y aller avec un dernier bloc complet. Euh, pas mal élevé métal, puisqu'on va entendre、euh, à l'intérieur de ce bloc, entre autres, Accept et Mano Warm, et tout de suite, on y va avec un immense classique de Judas p r i e s t Electric Eye, vous êtes à l'antenne de la Radio Campus, la station des mélomanes, la seule à diffuser du vrai rock et du métal à Trois-Rivières. C'est fou, 89 FM. C'était Fast as a Shark, la pièce qui ouvre leur album Restless and Wild, un classique paru en octobre 1982. Et cette pièce, Fast as a Shark, a eu vraiment un, un impact profond sur les jeunes musiciens qui, par la suite, sont allés fonder le mouvement thrash et speed metal. C'était a s s e Incroyablement métal et incroyablement élevé, cette pièce Phaser Shark en 1982. Juste avant ça, on a entendu Manowar, la pièce éponyme. Qu'on retrouve sur leur premier album, Battle Hymns, très bon disque paru en août 8 2 On les trouvait pas mal ridicules à l'époque avec leur peau d'animaux sur le dos et leur s muscle saillant, s s <rire> huilé. Mais sauf que finalement, ils ont eu pas mal d'impact sur plein de musiciens. On a juste à regarder la scène scandinave de nos jours il y a plein de groupes qui leur ressemblent. Manowar, finalement, ils ont eu pas mal, mal d'influences u r la musique des 30 dernières années. Au début du b l o c on a entendu Judas Priest avec Electric Eye, The Alien, tiré de là. C'est les, les deux pièces qui ouvrent l'album. s c r e a m i n g for Vengeance, un véritable classique du métal, ça aussi. C'est paru en juillet 1982. 17h38, parmi les concerts à venir au Québec qui pourraient vous intéresser,、euh, samedi 31 mars, le、euh, Band of Skulls sera au Corona de Montréal. Le dimanche 1er avril、euh, aura lieu le Pagan Fest. C'est une présentation de BCI et cette année,、euh, l'affiche la, est très intéressante. En vedette, on retrouve、euh, Tourist Sass. Hellstorm, e XDO, Arconet de Russie, c'est un bon groupe ça.、Euh, Huntress et ça se passe au club Soda. Le vendredi 6 avril, encore présentation de BCI,、euh, Opeth, Mastodon et Ghost seront au Metropolis de Montréal, évidemment. Une présentation de, du t r o i s i è r e Metal Fest aura lieu le samedi 7 avril avec Rioter en vedette, précédé de l'hommage à SOD Fuck the Middle East, No Pity de Québec et les Satanic Glue Sniffers. Ça se passe à l'Acrobar. Ça, c'est sur la rue Saint-Georges, en avant du magasin de disques Metal Punk. Euh, mercredi 11 avril, pour les amateurs de Progressif, Greg Lake sera au Capitole de Québec et le lendemain, le jeudi 12, il sera au Jésus de Montréal. o n e x p e c t ça c'est une autre présentation de Trois-Rivières m é t a l Ils seront au Racafé, le stage、euh, du, du secteur Cap de la Madeleine avec Obscursus Romantia, Trollheim et Carcaos. C'est le samedi 14 avril, ça va être bon ça, o n e x p e c t à Trois-Rivières. Euh, Negora Bungit seront aux catacombes le samedi 21 avril. Mardi 24 avril, Sepultura, Death Angel, Chrysium, Havoc et t h a l a m u s seront à l i m p é r i a l de Québec. Et、euh, le lendemain, le mercredi 25, ils seront au Club Soudan de Montréal. Mardi 1er mai, Rammstein seront au Centre Belle. t le lendemain, le mercredi 2, ce sera autour des Red Hot Chili Peppers de b r a n d e d e s a u la scène du Centre b e l l 17h40, l'émission s'achève et c'est déjà tout pour moi. En terminant, je voudrais remercier mon ami Simon Fitzbay, l'historien de Cifou, pour les éphémérides du rock. Je vous rappelle que Simon anime en direct l'émission Album Classique, juste avant Rock Classique, juste avant la mienne, le vendredi à 10h et Catalepsie les lundis à 20h.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 De Barren Earth et de Mars Volta. Je vais aussi vous présenter une f a c e complète d'un album v é n i n e classique paru il y a 30 ans, soit Blackout de Scorpions. Je vais vous présenter un groupe danois très obscur du début des années 70 du nom de Hurdy Gurdy. Et évidemment, mon ami Simon f e t z b y sera là pour vous présenter les éphémérides du rock entre 11h et midi. C'est donc un rendez-vous. Je vous laisse avec un dernier morceau d'un groupe qui a lancé un son tout à fait révolutionnaire au début des années 80 et qui a fait、euh, sa première apparition comme ça sur disque v i n y l e en 82. Une apparition fort remarquée sur le premier volume de la prestigieuse compilation Metal Massacre de l'étiquette légendaire Metal Blade avec la pièce Hit the Lights. Je parle bien sûr de Metallica et je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 11h.